Dans un instant ce sera la maison dans ce week-end des experts, il est 8h, toute l'actualité Julien Coudreau, bonjour Julien. Bonjour François, français, au quotidien mais peut-être portugais demain, qui supporter en finale de l'euro C'est le dilemme pour près d'un million de franco-portugais dans l'hexagone. Titulaire en finale de l'euro après trois sélections, destin de rêve et ascension fulgurante pour Samuel Umtiti, le défenseur qui ne devait même pas faire partie des 23 bleus au début de la compétition. Et puis répondre à un SMS ou consulter son GPS sur son téléphone, mauvaise habitude à perdre d'urgence sur la route des vacances en week-end. Week-end de grand départ, 8 h 1 sur RMC. Bonjour à tous. C'est difficile à croire et pourtant, pourtant demain soir, certains Français seront derrière le Portugal pour la finale de l'Euro au Stade de France. Et ils sont près d'un million en France partagés entre leur pays d'origine et leur pays d'accueil des Franco-Portugais qui ne savent plus très bien sur quel pied danser, Jamila Zegoudi. Qui soutenir dimanche quand on est franco-portugais Rosario vit en France depuis 37 ans. Elle est un peu embarrassée. On est, est divisé, on est portugais, on veut que notre Portugal gagne, mais bon, c'est la France, c'est ici qu'on vit. Hein. Mais c'est sûr que c'est Portugal, c'est clair Vive le Portugal, non, ça c'est Vive le Portugal Le Portugal, c'est la réponse Qui revient le plus souvent dans la bouche des supporters Portugal, sans hésitation Portugal, 100% Ça fait 45 ans que je viens en France Mais je suis toujours pour le Portugal Même son de cloche du côté de l'association franco-portugaise Cap Magellan, sa présidente Luciana Gouveia Moi j'ai un cousin euh, Qui est plus pour la France euh, que pour le Portugal C'est le euh, seul hein, dans la famille hein, On lui a déjà dit, et toi tu vas rester dehors Résultat, sa collègue Émilie fait profil bas. Bah Je suis quand même plus pour la France, mais si je le dis trop fort, je vais me faire frapper. <rire> pour mettre tout le monde d'accord, le point de vue de Lino est encore le plus sage. J'aime les deux, que ce soit la France, que ce soit le Portugal. Je serai content, que le meilleur gagne. Voilà, le Lino qui est pour la paix des peuples Reportage RMC de Jamila Zegoudi Du côté des Bleus, on se prépare évidemment pour cette finale Au programme aujourd'hui, à séance vidéo avant un entraînement fin d'après-midi à Clairefontaine Côté composition, on ne change pas une équipe qui gagne Didier Deschamps devrait faire confiance aux 11 mêmes joueurs qui ont débuté face à l'Allemagne On reverra donc Samuel Umtiti en défense centrale Troisième sélection, pour celui qui est passé du statut de réserviste à celui de Taulier Le Lyonnais, fraîchement transféré au Barça via un euro de rêve Pour le plus grand plaisir de ses formateurs lyonnais Edouard G. Oui car à Lyon, personne ne doute de lui et ce dès son arrivée à l'académie en 2002 où il traîne son impressionnant physique Bruno Genesio, son actuel entraîneur. Ses qualités de lecture du jeu qualité de leader aussi. Il travaille voilà. il n'y a pas de secret, il y a le talent le talent c'est 10% de la performance et après c'est 90% de travail. D'où le chemin tracé avec son oeil d'ancien patron de la défense lyonnaise des années de titre par Claudio Cassapa. Aujourd'hui Coach adjoint. Il a tout ce qu'il faut pour être un grand défenseur, même s'il ne fait pas de maître. Il va faire rêver aussi tous les supporters de, de Barcelone. Car le natif de Yaoundé au Cameroun vit en parallèle un autre rêve, celui d'un transfert la semaine prochaine à Barcelone, ce qui double la fierté de tout un club dont le boss technique. Bruno Genesio. Pour les recruteurs, pour les éducateurs de jeunes qui l'ont façonné, et puis pour lui, parce que c'est quelqu'un qui mérite. Et le reportage d'Edouard Gell, autre personnalité qui retient particulièrement l'attention, c'est évidemment celle de Didier Deschamps, le sélectionneur, grand artisan de la réussite de ce groupe et si discret sur sa vie privée. Jacques Pirriou est l'un de ses amis, il préside le club de foot amateur de Concarneau, dans le Finistère, d'où est originaire l'épouse de Didier Deschamps. C'est quelqu'un de respectable et respecté. Les meilleurs souvenirs, c'est quand il vient nous voir ici au stade, quand il rencontre nos joueurs, quand il discute avec eux, quand on échange sur le football en général et sur le football amateur en particulier. Le mot « star » ne correspond pas à l'image de Didier. On échange par message pour les encouragements, lui au niveau de Concarneau et moi au niveau de l'équipe de France. Bah, le dernier message, moi je lui ai dit « encore une marche » et puis ça va le faire. Hein, donc. Il m'a répondu euh, « merci, euh, on approche » qu'il qu arrive, c'est quelqu'un qui restera les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Un propos recueilli par Claire chez Caglini. Notez que RMC se mobilise en antenne spéciale dès demain, 8h40h, de direct jusqu'à lundi soir minuit pour vous faire vivre cette finale de l'Euro France-Portugal. Demain soir, 21h, au Stade de France. Il est 8 h 4 sur RMC. L'actualité à l'étranger, ce sont ces drapeaux en berne et la campagne présidentielle suspendue aux États-Unis après la fusillade de Dallas, fusillade qui a fait 5 morts, 5 policiers abattu par un forcené dont on en sait un peu plus ce matin. Même si, Philippe Gasso, l'enquête semble avancer difficilement.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 l'association des sociétés d'autoroute, les accidents mortels liés à leur utilisation seraient responsables de près de 17% des tués l'an dernier, Juliette Droz. Oui, répondra un SMS à un coup de fil. consulter le trajet à parcourir sur son téléphone portable. Des pratiques de plus en plus répandues au volant qui sont désormais la troisième cause de mortalité sur les autoroutes. Derrière, la conduite sous alcool et la somnolence. Ces conducteurs imprudents sont en majorité les jeunes. Les 18-35 ans sont plus de 40% à avouer utiliser leur téléphone en conduisant, sans se douter des risques qu'ils encourent. Le temps de réaction d'un automobiliste au téléphone est plus long que celui d'un conducteur qui a 0,8 g d'alcool dans le sang. Alors, en ce premier week-end de départ en vacances, quelques conseils. Programmez votre GPS avant de prendre la route. Si vous roulez seul, coupez votre téléphone et si vous êtes accompagné, confiez-le à votre copilote. Un conseil de prudence signé à Juliette Drose. Et si vous êtes justement sur la route des vacances à l'écoute des RMC en ce moment, eh bien, sachez qu'on vous accompagne tout au long de la journée Un point sur vos conditions de circulation toutes les demi-heures. Le Tour de France, et cela devient une habitude. Victoire britannique hier lors de la septième étape, la première de montagne dans les Pyrénées. Stéphane Cummings s'est imposé au lac de Payol, mais l'image du jour était ailleurs. L'arche qui matérialise le dernier kilomètre, la fameuse flamme rouge s'est dégonflée. Elle est tombée au passage du peloton. Explication du directeur du Tour, Christian Prudhomme. Il semblerait, selon un témoin oculaire, qu'une personne accidentellement se soit accrochée à la goupille qui retient le pied de l'arche, la chaussette. Et donc que la chaussette se soit détachée de son socle et donc soit tombé euh, ça a été soudain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 RMC en attendant, il est 8h08. François Sorel, il y a des courses cet après-midi du côté d'Anguin. Tiens, s'écarter Quinté, en effet. Julien, les pronostics de la Dream Team. Sébastien Darras nous conseille le 14 Viking Vabene et le 11 Tom Rush. Louise Fernandez fait confiance au 6 Romanesque. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 9 Alderman et le 5 Ulula Bella. Le 14, le 11, le 6, le 9 et le 5. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Epic, Poker. Jouer avec excès, comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non sur taxé. RMC, le week-end des experts. 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Et nous voilà de retour. Bienvenue à vous toutes et à vous tous et bonjour à vous qui venez peut-être de nous rejoindre sur RMC. Et bon week-end. Euh, C'est, vous le savez, notre rendez-vous avec les meilleurs experts de France, comme chaque samedi et dimanche. Et après le jardin, place à la maison. Christian PC, bonjour. Bonjour, mon cher François. Bonjour, Christian, il fait à chaud tout, dans ce, ce studio, ah, oui, s'il vous fait, plaît. rajoutez-moi euh... un peu de climatisation. Voilà. <rire> on va mettre un peu de clim ici, mais on va peut-être en mettre <rire> chez vous. Et, et puis on bien on va sûr va voir qu'il y a d'autres solutions. On va voir qu'on peut rafraîchir aussi en, en ventilant, en ombrant. On verra qu'il euh, y a aussi le puits canadien mais qui en l'occurrence devrait s'appeler puits provençal Ah, hein, puisque ah pourtant Puy... il y a quelques kilomètres entre les deux Oui, mais euh, la, <rire> Puy, Le puits dit provençal on verra ce que c'est effectivement il était euh, déjà euh, pratiqué chez les romains donc, euh... Sauf qu'il a un intérêt inverse finalement. Voilà, là c'est pour hein? rafraîchir Alors le que canadien, le puits canadien c'est plutôt, pour, plutôt réchauffer. pour réchauffer eh bien, On, on peut le voir. comprendre On utilise justement la stabilité de la température oui, de voilà. la terre en profondeur mais On en parlera tout à l'heure parce qu'on va évidemment vous proposer un spécial rafraîchissement de l'air, euh, alors il y a la clim bien sûr mais il n'y a pas que ça, entre 9h et 10h nous aurons des spécialistes qui seront là, qui pourront répondre à vos questions questions d'ailleurs sur la clim et sur le rafraîchissement de l'air que vous pouvez d'ores et déjà poser au 3216 16 ou euh, maison.rmc.fr on va essayer de rafraîchir l'ambiance qui monte, qui monte, qui monte, qui se réchauffe hein, Christian avec la finale de l'Euro 2016 oui, demain. Monte, bon vous êtes pour les portugais ou pour les français Oh, je suis pour les Français, évidemment. Ah, bah, évidemment, mer, hein, évidemment. Hein, euh, Christian, attention, oui. il y a aussi notre joli cadeau à une gagner tout perceuse. à l'heure. la perceuse. La perceuse, on va vous expliquer comment vous allez pouvoir la gagner dans une minute. Et puis vos questions au 32-16 et on accueille tout de suite Gérard. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. Bonjour Gérard. Bonjour messieurs, bonjour. On vous écoute Voilà, je vous appelle parce que je, déjà je vous remercie de prendre mon appel, je vous appelle parce que j'ai un fils qui a une maison ancienne oui. euh, avec un mur, des murs très très épais, des murs en pierre mm. et ce mur se comporte un petit peu comme un buvard, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il pompe l'eau du sous-sol. Oui. Il faut savoir que la maison est construite sur un terrain argileux, hein, qui mm. retient beaucoup d'eau mm. pendant, pendant la mauvaise saison. Et puis, euh, donc il y a des tâches très très importantes qui apparaissent sur Ce mur, des tâches d'humidité, mais oui. d'humidité vraiment significative. D'humidité humide quoi. Et humidité humide, <rire> humide voilà, très humide. Et, euh, et on, on nous a parlé de en renseignement pris, on nous a parlé d'un système qui consiste en un inverseur de polarité oui. et qui ferait que lieu de, de le, le, je dirais, le champ magnétique de la Terre au lieu d'attirer l'eau vers le haut, on le repousserait vers le bas, repousserait l'humidité vers le bas. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez de ce système, d'autant que Ce système semble très très onéreux, donc il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors j'en ai dit le plus grand mal. Le plus grand mal, oh, oui. et, je, et, et je révise, enfin je révise, je corrige quand même euh, mes propos. Euh, il ne s'agit pas de dire que ça ne marche pas, euh, puisque c'est un système qui... Euh, est techniquement et scientifiquement euh, prouvé, euh, qui est d'ailleurs utilisé professionnellement euh, dans certaines configurations, notamment dans les bâtiments et les travaux publics. Euh, oui. Il y a par exemple des tunnels euh, de, de, de la SNCF ou de ou la RATP qui sont traités euh, de, de cette façon. Oui. Simplement, euh, beaucoup, beaucoup d'entreprises de, euh, ont surfé, cest dire sur la vague d'eau, mais en tout état de cause, euh, vendent Des, euh, des des matériels qui ne sont pas euh, sérieux et il y en a euh, il y en a très peu qui en fait euh, utilisent donc euh, alors on, on parle d'électro-osmose, mais euh, c'est aussi il y a aussi des électro-injections euh, parce qu'on y rajoute aussi euh, quelques quelques injections euh, donc euh, Oui, mais il faut vraiment être dans des, euh, dans avec des entreprises euh, extrêmement sérieuses sur le sujet, ayant ouais. des références et des références industrielles. Ouais. Mais ouais. le nombre de petits ouais. boîtiers, machins, trucs, bidules, euh, sans même d'alimentation électrique ou sans batterie ou rien, euh, qu'on voit sur le fleurir sur le marché, évidemment, eh bien tout ça, c'est de la poudre de perle et de Ça mais sert à rien. D'un point de vue, d'un point de vue, pardon, excusez-moi, je vous coupe. Oui, d'un point de vue euh, purement euh, scientifique, scientifique physique, oui physique moi, je ne suis pas physicien, mais je veux dire, c'est un système qui doit, de ce point de vue-là, doit effectivement c est, c est fonctionner. C'est un système qui fonctionne, mais encore une fois, il faut vraiment des entreprises extrêmement, oh, extrêmement sérieuses. Et, et, et c'est pour ça que ça coûte cher à ce moment-là, oui, mais ce qu'il faut là, faire attention il nous a parlé d'un coût de l'ordre de 3000-3500 euros, donc ça me paraît euh, quand Oui, même mais vrai. alors attendez, je vais vous dire, la première des choses, c'est commencer à voir comment empêcher l'eau d'arriver sur vos fondations et sur Bien votre sûr. maison. Donc, Bien. commencez, si vous en avez la possibilité, commencez par faire Bien. un drainage extérieur euh, qui dégage l'eau de votre bâtisse, avec, alors, euh, si vous avez un peu de place avec un drainage en arrête de poisson, euh, en faisant attention de récupérer l'eau euh, au bon endroit et de pas la ramener sur votre maison, parce qu'il y a des fois des drainages c'est le contraire, ouais, ça, ça ouais. collecte l'eau. Mais euh, si vous en avez la possibilité, c'est ça. Et puis étanchéité oh oh. des fondations oh oh question enfin' qui s'y rattache néanmoins le, les murs les murs sont habillés si je puis dire d'une partie béton jusqu'à jusqu'à une hauteur de 60 70 oui. cm le béton qui se un béton très très dur tel qu'il se tel, en fait tel... c'est un mortier oui. c'est un mortier normalement ce mortier doit être hydrofuge. Euh, c'est à dire qu'il doit avoir des additifs qui euh, le, le rendent imperméable parce que le mortier et le béton c'est pas imperméable on a l'impression mais ça n'est pas le cas oui. d'ailleurs lorsque vous voyez des fois des, des murs en béton qui avec des grosses aïeules après une pluie, ça montre bien que la, le matériau, évidemment, euh, pompe, pompe une partie de l'eau. Ouais. Mais ce que vous pouvez faire, c'est donc effectivement hydrofuger cette partie euh, donc, euh, extérieure de, de votre maison, déchausser la, les fondations, voir s'il y a là une, une couche donc, imperméable avec, vous savez, le, les produits bitumineux classiques. Euh, et là, vous allez, déjà avoir, vous allez déjà avoir un gain considérable parce que vous avez avoir... bien identifié le problème vous avez dit la maison se comporte comme un buvard bah oui parce que, euh, et, en et plus... que je, je, encore une fois il y a, y a un puits qui est très très, très près de la maison et je pense que ce puits est alimenté par des par des, des, des oui. de, de l'eau qui passe sous la maison, et je me disais, pourquoi ne pas essayer d'assécher le puits Non, non, vous n'y arriverez pas. C'est-à-dire, un, un puits, il est, il est lié à une nappe, et donc euh, vous allez puiser, oui. vous allez puiser. En revanche, ce que vous avez peut-être, c'est que tous les puits ont un trop-plein, et peut-être que ce trop-plein est bouché, Euh, ou bien que ce trop-plein est mal orienté par rapport à la maison, et là vous pouvez agir effectivement sur l'excédent d'eau, canaliser l'excédent d'eau euh, du puits, parce que euh, tous les puits ont un système de trop-plein, et, et là vous aurez évidemment moins d'eau vers votre maison. Commencez par ça, commencez toujours par... Rechercher d'où vient en, en, tout, en tout état de cause, le système, par donc, inversion de polarité, c'est effectivement, en résumé, c'est quelque chose qui peut effectivement fonctionner. Voilà. Mais il faut être très très prudent quant au, à l'artisan qui me proposera le. le Exactement. D'accord. Voilà. Très bien, je vous remercie beaucoup. Vous en bonne journée, au Merci Gérard. Et après Gérard, dans un instant, Christian, nous aurons Guillaume qui aimerait remplacer son système de chauffage. Euh, c'est peut-être le bon moment d'ailleurs d'y songer. Oui, oui, bien sûr, c'est maintenant qu'il faut. C'est comme l'isolation, hein. Exactement. C'est maintenant. Évidemment. Et puis je vous rappelle que tout à l'heure, entre 9 et 10, on parlera non pas de chauffage, mais de l'inverse, du rafraîchissement de la maison. Et le rafraîchissement, c'est maintenant. Et enfin, non, je parle. Le rafraîchissement, oui. c'est oui. maintenant. Ça fait un peu politique, hein, Oui, ça même. me rappelle quelque chose. C'est vrai. Enfin, euh, attention. Si vous voulez poser vos euh, questions sur la clim. Euh, parce que vous envisagez peut-être d'en installer une, vous voulez témoigner aussi, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. 3216, maison rmcfr à tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre maison.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 Avec le PMU, faites votre quinté plus des bleus. Pronostiquez avant chaque match de l'équipe de France de football vos 5 meilleurs bleus et tentez de gagner un entraînement avec les joueurs et de nombreux autres cadeaux. Pour faire le plein de cadeaux, rendez-vous dans les points de vente PMU participants ou sur quinte et des bleus.fr. PMU, partenaire majeur de l'équipe de France de football. Conditions sur quinte des bleus.fr. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Petit message Peugeot en forme de première fois.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 RMC jusqu'à 10h, votre, votre maison Christian Pesset, François Sorel 8h20, le week-end des experts, la maison Merci d'être là euh, Christian, avant d'accueillir Guillaume Un mot quand oui. même sur le cadeau que ah nous oui, offrons oui. ce matin Nous offrons notre perceuse ah bien, à percussion Comme d'habitude, une très belle perceuse à percussion Euh, de chez Stanley, c'est une, c'est une, évidemment, une, une perceuse sans fil aujourd'hui avec ses deux batteries 18 volts, 2 ampereurs, un mandrin qui ouvre à 13, donc euh, c'est vraiment du très beau matériel, c'est du semi-pro, et ça vous est offert par RMC et par le magazine Système D. Et pour remporter cette perceuse, euh, et bien c'est très simple, vous jouez avec nous par SMS. Vous nous envoyez le mot maison par SMS au 732-16. Maison par SMS au 732-16. Et vous participerez au tirage au sort. Christian, oui. on accueille Guillaume maintenant. Bonjour Guillaume. Bonjour monsieur. Bien Bonjour monsieur, monsieur Guillaume. Appel. Merci. Je vous écoute. Alors moi je vous appelle pour une petite question par rapport à un système de chauffage que je dois remplacer dans une maison que j'ai achetée. Ma chaudière, à savoir, elle a une vingtaine d'années, donc elle a commencé à partir de vie. Ouais. Et à l'heure actuelle, j'ai une chaudière gaz, Wisman, ouais. euh, couplée à un ballon d'eau chaude de 150 litres. Ouais. Et j'ai fait des... venir des artisans qui, par rapport à la surface de la maison et à la composition d de notre foyer, qui nous dit que ce n'est pas utile de nous mettre un ballon d'eau chaude, qui veut nous mettre soit une chaudière qui a chaud, euh, l'eau chaude ouais. directement, ou un petit ballon de 30 litres. Et je vais savoir si ça ne risquait pas d'avoir un problème au niveau du confort. Parce que si ça avait été fait comme un camarade de à l'époque, je pense que c'était utile et voilà quoi. C'est un vieux débat. C'est un vieux <rire> débat et qui n'est toujours pas tranché. Vaut-il mieux avoir une chaudière qui fait l'eau chaude sanitaire ou vaut-il mieux avoir une chaudière qui ne fait que le chauffage et euh, un système de chauffage de eau sanitaire euh, séparé euh, Je ne vais pas le trancher non plus euh, ce matin parce que je serai bien, bien présomptueux. Euh, vous êtes dans quelle région euh, En Moselle, à Metz. Vous êtes en Moselle, donc il fait froid. Euh, il fait froid un certain nombre d'années, très chaud euh, et très chaud le reste du temps. Euh, donc, euh, vous n'avez pas l'intention de euh, de refaire votre sol. Bon. Sinon, je vous aurais dit, euh, on peut peut-être passer à un système reversible avec une pompe à chaleur qui vous aurait fait en même temps le rafraîchissement euh, l'été. Donc, si c'est pas le cas, euh, vous êtes aujourd'hui avec une chaudière d'une très bonne marque, euh, qui d'ailleurs n'est peut-être même pas obsolète. Hein, il faudrait il faut faire euh, vérifier, parce que si elle si marche bien, votre chaudière, euh, il faut vous demander quand même euh, l'intérêt <rire> que vous allez avoir à la changer. -à vous je, je, pensez... je, je viens, viens d'emménager, et puis bon, j'ai <rire> quand pas recul sur un... Et Une, vous, vous posez aussi une bonne question. Enfin, vous me donnez l'occasion euh, de dire que quand on entre dans une maison, quand on vient d'acheter une maison, eh bien, on attend un à deux ans de voir comment elle se comporte. Euh, parce que ça sert à rien de prendre des a priori en disant oh, « Ah, ma chaudière, elle est vieille, donc je la change. Euh, » Si ça se trouve, elle est vieille, elle marche très bien. Et puis, elle n'est pas très dispendieuse, parce que vous avez encore une fois euh, une, une marque top. Euh, donc, euh, moi, j'attendrai un an. Hein, déjà, vous allez voir combien vous consommez ce, ce, cet hiver parce que vos, les vies qu'on vous propose ils sont de combien en plus ou moins 5000 euros. euros vous vous rendez compte combien de temps il faut pour récupérer les 5000 euros euh, non, c uniquement pour gagner peut-être quelques euh, centaines d'euros par an D'accord. Ouais. Donc attendez de voir comment ça, euh, attendez de voir comment ça se comporte. Euh, voyez si là par exemple la production d'eau chaude. Euh, bah écoutez, elle, elle doit être satisfaisante. Donc il n'y a pas de il oui, euh, y a pas de raison. Euh, euh, là vous avez donc vous m'avez expliqué vous c'est c'est la chaudière qui fait l'eau chaude. Non c'est c'est pareil. Vous avez un ballon. Oui, il y a un ballon. Oui. Il y a un ballon électrique. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, eh bien, euh, voyez si euh, le, le, le ballon électrique fournit la quantité d'eau euh, suffisante par rapport à vos besoins euh, sanitaires. C'est-à-dire que euh, bah, vous avez peut-être vos prédécesseurs, je veux dire, euh, la famille était plus réduite, j'en sais rien, ou ils utilisaient moins d'eau. C'est équivalent, équivalent. Bon, c'est équivalent. Donc, euh, laissez vivre. Laissez vivre un an. D'accord. Euh, et puis dans un an, vous me rappelez. Eh oui. D'accord. <rire> Dépensez y rien. En tout cas pour votre appel. Il y a encore des entreprises qui vont me maudire là mais Non là. mais là, là c'est le bon sens c'est simplement voilà une addition hein tout simplement une une opération oui, et puis, de calcul mathématique. c'est de voir déjà comment ça fonctionne et comment ça combien ça consomme. On est d'accord. Euh, on revient dans un instant Oui, Christian. La météo, le trafic aussi, parce que vous êtes nombreux à prendre la route aujourd'hui. C'est l'un des tout premiers week-ends chargés des, des grandes vacances, comme on dit. Et puis, on revient avec vos questions bricolage Maison Déco au 32 16. A tout de suite. Rejoignez les experts maisons sur leur page Facebook. Votre maison sur RMC. RMC, cet été. C'est les Brésil, c'est les bonheurs RMC, diffuseur officiel des Jeux Olympiques Rio 2016. Quand Marie a eu l'idée de casser le mur du salon pour faire une cuisine américaine, Hervé s'est dit que la vraie bonne idée, c'est de profiter du festival de juillet Bricomarché. Vous avez des idées Bricomarché a les prix. Du 29 juin au 10 juillet, Bricomarché crédite sur votre carte fidélité 15 euros par tranche de 100 euros d'achat. Et ça sur tout le magasin. Bricomarché, pouvoir tout faire, moins cher.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 Charlotte des Turquem. Et Antoine, l'installateur Atlantique. Il y a des choses qu'on peut pas changer dans la vie. Le programme préféré des Français, c'est toujours la météo. Et il y a des choses qu'on doit changer. Comme mourir de chaud l'été chez soi. Avec la climatisation réversible d'Atlantique, vous serez au frais l'été et au chaud l'hiver. Donc du faux et du choix à la froid. Donc du chaud et du foie à la froid. Présenter la météo, c'est pas gagné pour. Atlantique. Plus de confort thermique, moins de dépenses énergétiques. Les appareils atlantiques sont vendus et installés par des professionnels. Trouvez votre installateur sur atlantique.fr. À l'occasion de la sortie en DVD de la chute de Londres. Une attaque a dévasté la capitale britannique. Vous voulez quoi Votre président. RMC t'envoie un week-end à Londres avec l'agence Les Planeteurs. Pour gagner ton séjour, envoie tout de suite VIP par SMS au 732 16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS, De SMS maxi. La chute de Londres. Maintenant, Blu-ray DVD avec RMC.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 C'est l'heure de la météo, la météo sur RMC avec Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour François, bonjour à tous. Alors demain dimanche, ce sera la journée la plus chaude, mais aujourd'hui déjà ça va cogner. Le week-end s'annonce des plus agréables. Où que vous soyez en France, le soleil va régner en mètres. Alors petit bémol tout de même ce matin en Pays de la Loire, en Bretagne, en Normandie, vous vous réveillez sous un ciel légèrement voilé. C'est surtout près des côtes en fait que les nuages sont bas, mais ils vont se dissoudre au cours de la journée. Quelques nuages bas aussi ce matin dans les Pyrénées du Pays Basque à l'Ariège, ciel voilé, mais le soleil Il devrait s'imposer avant le départ des coureurs du Tour de France, de, de, du coureur de Tour de France puisque le, le départ est prévu aux alentours de, de midi à Pau. Pau où il fait ce matin 18 degrés, il fait aussi 18 à Paris, 25 à Toulon cet après-midi le Mercure va encore grimper 29 à Strasbourg, 29 à Clermont-Ferrand 31 à Bordeaux, 35 à Marseille jusqu'à 37 degrés à Nice dans le Gard, c'est presque 5 degrés au-dessus des normales de saison, alors profitez-en La météo avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservée beaucoup de monde sur les routes aujourd'hui pour ce premier on va dire départ en vacances on fait le point avec vous Valentin Mailleux bonjour Bonjour François, c'est vrai qu'on attend beaucoup de monde, alors globalement ça va hein, pour l'instant mais ça commence quand même à bien se compliquer, surtout dans le sud-est en vallée du Rhône sur la 7 entre Lyon et Orange ça ralentit, vous êtes très nombreux déjà comptez un trajet rallongé de près d'une heure et puis euh, en Ile-de-France, la 86 intérieure toujours compliquée ce matin entre Saint-Maurice et Fresne. comptez maintenant 45 minutes de patience, la 10 se charge bien entre Vissou et le péage de Saint-Arnoux. Les coups de frein sont maintenant nombreux et puis toujours sur la 10 un peu plus bas. La communauté coyote nous signale un accident prudence à hauteur d'Orléans en direction du sud. On n'oublie pas évidemment de faire des pauses toutes les deux heures et de bien s'hydrater. Il va faire chaud sur vos routes aujourd'hui. Bon courage et bonne route sur RMC. C'est RMC, il est 8h30. Un point sur l'actualité avec Julien Coudreau. Bonjour Julien. Bonjour François, veille de finale pour les Bleus. Les joueurs de l'équipe de France reprennent le chemin du terrain. Cet après-midi au programme, une séance vidéo, le dernier entraînement avant le grand soir. Demain au Stade de France face au Portugal, finale de l'Euro, Didier Deschamps devrait aligner la même équipe que contre l'Allemagne. Lui ne jouera pas à cette finale. Mamadou Sako est blanchi par la commission de discipline de l'UEFA. Le défenseur français avait été suspendu suite à un contrôle antidopage positif fin avril qui lui avait coûté sa place en équipe de France pour 7 euros. Le Tour de France poursuit sa route dans les Pyrénées. Aujourd'hui, 184 km et 4 cols au programme de la huitième étape entre Pau et Bannière de Luchon. Étape à vivre bien sûr en direct dans l'intégral Tour sur RMC. Hier, c'est le britannique Stephen Cummings qui s'est imposé lors de la première étape de montagne. Du tennis, finale femme du tournoi de Wimbledon cet après-midi. Serena Williams affronte l'allemande Angélique Kerber. Chez les hommes, Andy Murray sera opposé à Milos Raonic demain. Premier grand départ de l'été, premier bouche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 du matériel servant à fabriquer des bombes ont notamment été retrouvés à son domicile. 8h31 sur RMC dans un instant, c'est le retour du week-end des experts François Sorel. Et c'est avec la maison et Christian PC. Merci beaucoup Julien, on vous retrouve tout à l'heure à 9h32-16 maison à Vous savez où on est, hein A tout de suite. À chaque instant, donnez votre avis sur les programmes d'RMC sur RMC.fr créer créer cré, cré, La question flash en moins de deux minutes maintenant. Je suis prêt. Non, vous n'êtes pas prêt. Vous n'avez même pas votre cas sur la tête. Mais si, sais ça y Je pas ce est. que vous allez faire. Peut-être manger un croissant. Quel encore délateur. une fois. Non. Ou quelques madeleines. Non, pas de croissant en ce moment. Ah, c'est vrai Régime cri-cri oui. oui. Bravo Elvira, nous avons une très grande salle de bain. Je oui. voudrais séparer la partie baignoire du reste de la pièce avec des briques de verre. Oui. Qu'en pensez-vous Est-ce facile à mettre en œuvre Alors, euh, c'est une excellente euh, solution pour séparer euh, deux pièces, donc pour euh, couper en deux une pièce, euh, tout en conservant la, la luminosité euh, du jour ou de l'éclairage d'une partie de celle-ci. Alors évidemment, c'est translucide, ça ne laisse pas passer toute la, toute la lumière, mais on peut aussi euh, en profiter pour faire un peu de déco, puisqu'il y a des briques de verre, de couleurs. Alors, ces briques, euh, quelles sont euh, leur cotes En général, elles font 20 sur 20 sur, uh, sur 8 cm d'épais. Il y en a des 30-30, mais c'est très rare. Euh, alors, attention, attention, ça fait du poids, tout ça. Hein, parce que, euh, on peut considérer qu'une brique, ça fait, ça fait entre 2 et 2,5 kg en tout cas pour les 20-20, ce qui veut dire que, euh, eh bien, on va avoir 60 kg au mètre carré, en gros, euh, pour une pour pour une euh, pour une 20-20, et c'est quand même assez assez lourd, il faut être sûr que ça puisse euh, donc, que le sol puisse le, le supporter. Alors, comment ça s'assemble Eh bien, ça s'assemble soit classiquement euh, avec du mortier en mettant des croisillons ou des entretoises euh, d'écartement, mais il y a aujourd'hui des systèmes beaucoup plus simples, avec, euh, qui, se, qui se montent avec de la colle mastic et des profilés euh, spécifiques qui sont fournis euh, par euh, le distributeur. Dans tous les cas, il faut désolidariser euh, la cloison euh, du sol avec ce qu'on appelle une bande euh, résiliente. Et attention, pour les grandes hauteurs, il faut verrailler tout ça. Il faut ferrailler. Ah, j'avais compris verrailler. Oh. Oh. Ah, vous pouvez de temps en temps trébucher, il voilà. n'y a pas de problème. RMC, c'est au 32-16 45 centimes la minute et au 7 32 16 65 centimes par envoi plus près du SMS RMC, le week-end des experts Votre maison, François Sorel, Christian Pesset 8h34, c'est RMC Et merci d'être avec nous pour ce week-end des experts Christian oui. Vous savez que à partir de demain sur RMC il y aura 40 heures d'antenne non-stop à l'occasion de la finale de l'an 2016. Chien. Non d'un ça, chien ça vaut le coup gagne. <rire> Mais même si on perd, il y aura 40 heures. Évidemment. Oui, d'accord. Euh, et et euh, euh, euh, euh, voilà, on en parlera demain entre euh, à partir de, donc de 8 heures sur RMC comment Français et Portugais se préparent à vivre cette finale de l'Euro 2016 euh, on essaiera de voir aussi euh, d'avoir vos témoignages, vous qui serez peut-être avec nous comment vous allez vous préparer pour cette finale où allez-vous la regarder peut-être avec des amis, de la famille, est-ce que vous allez aller dans des bars, parce que c'est vrai que c'est très sympa, c'est très convivial on commencera à fêter cette finale de l'Euro 2016 demain, dimanche sur RMC, à partir de 8h juste après Laetitia Barlerin. Donc il n'y a pas, il n'y aura pas de rendez-vous auto exceptionnellement. Pas d'auto. Pas d'auto. Euh, attention, dans un instant, nous allons euh, reparler de cette perceuse que nous vous offrons. Entre 9h et 10h, il y a un sujet spécial sur la climatisation. Climatisation, rafraîchissement, rafraîchissement parce que On va voir, bon aujourd'hui la clim c'est pas très politiquement correct parce que c'est énergie. Oui va, mais parfois c'est ce qui est efficace malgré attendez, tout. Quand entendez. il fait 35 euh, ou voilà, 39 comme on un a un choix, vu là, alors, on voit pas très bien comment euh, faire euh, tomber significativement la, la température. Mais euh, on va voir qu'il y a des alternatives ou des complémentarités pour justement alléger Exactement. le fonctionnement de la clim, euh, il faut raison garder. Tout à fait, et donc pour rafraîchir la maison, on en parlera tout à l'heure entre 9 et 10 avec nos invités, et bien sûr toutes vos questions et témoignages dès maintenant, 3216 ou maison, Clara est avec nous, bonjour Clara. Oui, bonjour. Bonjour Clara, bienvenue. Merci, bonjour, ça me fait plaisir de vous entendre, ça Mais fait nous bizarre, aussi, c'est partagé. <rire> On ça vous écoute, on vous écoute. Alors là. écoutez, j'aimerais faire tomber un mur porteur, je suis en immeuble, j'aimerais faire tomber un mur ah. porteur de 2 mètres qui est sous balcon de ma voisine où j'ai déjà fait, euh, il y a 3-4 y ans en arrière, une, une petite véranda, on va dire, oui. à un peu mon chez-moi. Et euh, j'avais déjà fait, euh, il y a 2 ans, euh, un devis et mis ça à l'Assemblée Générale, mais il n'y avait même pas assez de personnes, il n'y avait pas le quitus, donc euh, voilà. Le, mais, euh, le quand quorum, même le, quorum. le quorum, pardon, pardon. <rire> <rire> <De> coromne, <oui. rire> je me permets. Et, et le, oui, oui, vous avez bien fait. Le, le, enfin, de toute façon, une de mes voisines était venue me voir me demandant « Mais qu'est-ce que tu veux faire tomber J'ai pas tout compris, mais sache que moi j'ai la trouille. J'ai pas envie de me retrouver dans ton sens à manger. » Ça se comprend. Euh, je vais certainement dire non, sauf qu'apparemment il faut 100% de oui. Non, euh, non, non, non, il faut la majorité un plus une. Euh, Mon avis. Sûr pour tout le monde. Ah, il faut la majorité plus une dans un dans. Mais bon, euh, je sais pas. Là, je suis pas un, un spécialiste du droit de la copropriété. Si quelqu'un euh, euh, m'entend et est un spécialiste et qu'il euh, et qu'il pense que c'est pas la majorité plus une, bah qu'il m'appelle, mais qu'il nous appelle pour compléter. Bon, euh, mais peu importe. Allez-y, euh... continuez. Bah Oui, donc mon problème est de savoir comment euh, je peux euh, rassurer les voisins, puisque j'ai déjà fait venir des gens qui font des garanties décennales et tout ça. Qu'est-ce que je peux leur dire pour les rassurer et qu'est-ce que je risque si je fais tomber le mur porteur sans autorisation Bah vous risquez beaucoup de choses, c'est-à-dire que aucun euh, aucune opération de travaux importante ne peut être entreprise dans une dans un appartement euh, sans l'accord de la copropriété. Et pas seulement les murs les murs porteurs, même si vous changez le revêtement euh, de sol par exemple, vous devez avoir euh, l'accord de la copropriété. On, on change pas par exemple du carrelage pour du parquet ou ou inversement. Il y a beaucoup beaucoup de euh, de, de risques à, à le faire. Alors pour ce qui vous concerne, euh, évidemment, il faut pas vous contenter de la... La vie de professionnel qui vous garantirait une garantie décennale. Heureusement, c'est pas tellement ça qu'il faut qu'ils vous garantissent. Ça serait autre chose. Ça sera, ils ne le feront jamais. Ça serait endosser la responsabilité s'il y a des problèmes euh, derrière. Alors, qu'est-ce que vous risquez La première chose que vous risquez, c'est évidemment la remise en état d'origine euh, lorsque euh, la, la copropriété s'apercevra euh, de ce qui s'est de ce qui s'est passé. Mais surtout, vous engagez votre double responsabilité, c'est-à-dire votre responsabilité civile. Euh, Parce que qu'évidemment, s'il y a des, des, des, des conséquences, votre assurance euh, responsabilité civile certainement ne, ne, ne marchera pas. Enfin, elle marchera pour les conséquences sur les tiers, mais elle ne marchera pas sur les conséquences sur vous-même et notamment euh, sur les travaux que vous seriez amené à refaire pour euh, remettre en état euh, d'origine cette partie de la maison. Mais surtout, vous engagez aussi une responsabilité pénale euh, si jamais, euh, comme dit votre voisine, elle se retrouve oui. chez vous ou que euh, vous vous retrouvez chez le, le voisin d'en-dessous. Euh, mais c'est surtout elle qui risque de se retrouver chez vous. C'est-à-dire que euh, toutes les conséquences euh, de, de votre acte qui ont été prises sans l'accord de, de la copropriété, qui, elle, va valider Comment, comment ça marche Vous disiez comment les rassurer ben, première La première des choses à rassurer, c'est d'avoir euh, un avis d'architecte, et notamment avoir l'avis de l'architecte de la copropriété, euh, qui va vous dire si c'est possible ou si ça ne l'est pas. Euh, en général, il dit que ça ne l'est pas, ou il dit qu'il y a des risques importants, et donc euh, vous êtes effectivement euh, coincé à ce niveau euh, Euh, ensuite, c'est effectivement d'avoir des, des devis de conformité avec la vie de l'architecte, de la copropriété. Et là, vous pouvez arriver euh, effectivement dans une assemblée de copropriété en disant, bah voyez, j'ai pris toutes les précautions, j'ai consulté l'architecte euh, de, de l'immeuble, j'ai euh, des, des professionnels extrêmement, euh, extrêmement aguerris, vous pouvez même euh, faire encore une expertise, purement et simplement, mais ne vous lancez surtout pas dans des travaux touchant à des structures porteuses de la maison, euh, sans sans toutes ces précautions, parce que les, les conséquences peuvent être énormes. Voilà que Les ça a... conséquences peuvent être énormes. Je connais comme ça des, des, des immeubles qui se sont effondrés. Ah non, mais bien sûr, évidemment, oui. puisque là, on déstabilise complètement l'équilibre le, oui. le, de l'immeuble. Et alors, vous voyez, n'imaginez pas que c'est seulement lorsqu'on est, par exemple, au troisième étage et que euh, on veut engager des, des travaux qui risqueraient de faire tomber le sixième. Je veux dire, ça, ça paraît logique. On se dit, c'est ce qu'on fait en dessous qui peut perturber au-dessus. Mais dans les maisons anciennes, par exemple, moi, j'ai eu un cas euh, très, très récemment euh, de gens qui ont acquis euh, euh, les combles et qui étaient évidemment pas aménager, et ils ont aménagé les combles en faisant tomber ceci, en faisant tomber cela, en modifiant, et la maison s'est ouverte comme une huître alors euh, vous imaginez les, les conséquences non non non non c'est sérieux non, non mais là c'est garantie les professionnels sont même nus parce que je suis en -y de jardin moi je ne en pas ils ah, bah, on pas les voir les garages ils ont été voir partout si c'était possible ou pas donc euh, non, non, deux... mais attendez ils vont pas demander leur non pas la garantie décennale puisqu'elle est de droite de toute façon euh, demandez-leur dites-leur vous écrivez un papier comme quoi si la maison s'écroule c'est vous qui serez responsable demandez-leur ça Vous allez voir. Mm -hmm. Évidemment oui. qu'aucun ne vous signera ça. Forcément. Donc, euh, non, non, on ne plaisante pas. On ne plaisante pas d'abord avec les structures porteuses. Euh, et ensuite, on ne, euh, ne plaisante pas soi-même sur l'intervention sur les structures porteuses sans, euh, le, sans les gar sans la garantie que constitue l'aval de la copropriété. Et puis, imaginez les conséquences si un accident ou si tout s'effondre. Bien là, sûr. Responsabilité euh, ah, pénale. Tout à fait. Merci Clara, 8h41, on revient dans un instant avec Jean-Louis qui aimerait euh, en fait changer de revêtement sur son balcon et il aimerait avoir quelques petits conseils. Christian, je vous rappelle qu'on vous prépare un spécial climatisation et rafraîchissement de la maison tout à l'heure entre 9 et 10 C'est le moment ou jamais d'en parler. Vous avez des questions sur ce sujet Le 3216 ou maison dès maintenant. Et si vous nous joignez par mail, n'oubliez pas votre numéro de téléphone. Comme ça, on vous rappelle. C'est plus commode. C'est plus commode. Les signaux de fumée, ça marche pas terrible. Ouais. A tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre maison.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 A partir de l'eau du robinet, avec ma SodaStream, en 3 secondes, mon eau est gazéifiée, fraîche ou façon cocktail grâce au saveur SodaStream. Et en ce moment, SodaStream récompense les fans de sport. 40 euros offerts sur Adidas.fr ou jusqu'à 3 nuits d'hôtel pour deux. SodaStream, à vous l'eau pétillante à volonté et sans effort. Offre soumise à condition. Voir modalité au rayon petit électroménager ou sur SodaStream.fr pour votre santé bouger plus. Petit message Peugeot en forme de première fois.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 LLD, 37 mois, 30 000 km, sous réserve d'acceptation crédit par. Détail sur PeugeotWebStore.com RMC jusqu'à 10h, votre, votre maison. Christian Pesset, François Sorel. 9h moins le quart, c'est RMC, le week-end, des experts se poursuit, c'est la maison. Euh, notez que tout à l'heure, avant 9h, on trouvera la météo, un point aussi sur la circulation, car vous êtes nombreux à prendre la route aujourd'hui. Euh, et puis les infos avec Julien Coudreau. Christian PC est à mes côtés que vous retrouvez chaque samedi 8-10 sur RMC mais aussi 24h sur 24 sur l'excellent maisonbricot.com à consulter en plus en ce moment parce que c'est les vacances donc oui, si on en vient un sûr. petit peu de bricoler bien et sûr. Que on ne part pas tout de suite et eh bien voilà vous avez euh, compte des centaines de fiches ah, hein, des milliers de fiches maintenant vous, fout... vous savez que sur euh, la page Facebook j'ai mis une, un, un petit reportage justement comment on monte un ventilateur de plafond Ah et tout à l'heure on parlera d'un nouveau ventilateur de plafond sans panne. Sans pâle Oui, mais comment ça marche euh, Ça Suspense. marche avec une petite invention d'un monsieur qui s'appelait Tesla. Nicolas. Nicolas Tesla, qui euh, maintenant, c'est vrai à qui on remange pratiquement chaque jour avec des f... voitures Tesla oui mais seulement. c'est fantastique le nombre il paraît qu'aux états unis il y a 70 brevets euh, majeurs qui sont bloqués euh, qui, qui, qui révolutionneraient peut-être notre vie tiens ouais. bon en tout cas on va en parler de rafraîchissement tout à l'heure de la maison entre 9 et 10 et vos questions sur ce sujet dès maintenant 32-16 mais auparavant c'est Jean-Louis qu'on accueille tout de suite bonjour Jean-Louis bonjour François bonjour Jean-Louis bonjour Christian alors qu'est-ce qui vous, vous arrive écoute. Voilà, j'ai un balcon suspendu qui a été construit il y a 40 ans, même temps que le oui. plancher ourdi. Oui. Et la Et sur, en surface, il est fissuré. Et en sous-face, euh, le béton se désagrège et la ferraille apparaît. Ah oui, ça c'est embêtant quand même. Hein. Là, il va falloir non. faire quelque chose. Bon, il faut faire quelque chose. Alors, on me propose de, de réparer bah, euh, le, le, la sous-face et d'étancher euh, euh, la surface. Oui. Alors, moi, le, on propose du carrelage. J'y tiens pas. On propose euh, de la moquette de pierre. Oui. Oh. Résine en moquette de oui, pierre. Oui. Et on, on propose un produit qui s'appelle Sikaflor 400 N oui, élastique. Oui. Revêtement polyuréthane détaché détachéité et circulable. C'est un monocomposant, comme on dit. C'est-à-dire que euh, vous aurez juste à, à mélanger en ouvrant la boîte. Voilà. <rire> Alors, qu'est-ce que vous, vous voulez votre avis sur, euh, sur ce 400N élastique Ah ben, ça fait partie des produits aujourd'hui qu'on appelle euh, produits d'étanchéité liquide. C'est pas le seul. Hein. Il existe différentes différentes marques qui font ce type de produit. Alors là, c'est une ça doit être une de, de mémoire. C'est une résine polyuréthane. Oui. C'est ça. Hein. Oui, oui. Euh, donc euh, et sinon, il y en a d'autres qui sont. Il euh, y a aussi il euh, y a aussi des, des produits silicone, etc. Alors l'avantage du produit que vous évoquez, c'est qu'il rebouche les, les fissures, les petites fissures. Hein. Il est pas, est, faut quand même voir. Moi, moi, je suis toujours d'avis là. De Déjà de traiter les fissures qui existent en, en les rebouchant tout simplement euh, avec oui. euh, avec un mortier hein, ou avec euh, des, des produits de rebouchage des, des fissures euh, et puis ensuite bah, effectivement euh, alors euh, vous pouvez l'avoir euh, opaque c'est-à-dire de, de couleurs c'est souvent euh, oui. euh, blanc ou gris il euh, y a des couleurs parfois un peu sympa euh, et puis vous pouvez même l'avoir euh, transparent c'est-à-dire euh, euh, donc euh, euh, euh, qui qui permettra de maintenir je sais pas quel est votre revêtement euh, Aujourd'hui, mais euh, c'est une, une bonne solution. Alors, c'est circulable, ça résiste au poinçonnement. Euh, Là-dessus, je dirais que euh, je n'ai pas beaucoup de recul, moi, je ne sais pas très bien, à terme de 10 ans, euh, ce que ça donnera en matière de poinçonnement et de, de, euh, de résistance au, au piétinement. Euh, ça dépend et y de... Pardon Pour les UV, qu'est-ce que vous en pensez Ah oh oui, non, mais ça, il n'y a pas, il y a pas vraiment de, de souci. Moi, je connais pas de, de problème particulier euh, avec les avec les UV. Alors ceci étant, vous me, vous me, vous inquiétez un petit peu lorsque vous me dites qu'en sous-face, on voit apparaître la ferraille. Euh, je pense que là, il faut que vous êtes copropriétaire. Non, non, je suis propriétaire. C'est une maison individuelle. Ah, c'est une maison individuelle. Avec un balcon, ah, alors là, moi, je ferais quand même vérifier par un spécialiste du béton euh, la, la solidité du, du balcon euh, si les fers sont, sont, sont rouillés. Hein. Je et me les, contenterai... les fers sont pas Rouillés, et ont été mal placés, ils ont été positionnés un peu un peu trop bas. Eh oui, c'est souvent le cas. Hein, ça, ça, ils sont. Eh oui, donc, il y a, il y a, on les, les descend en fond, de, en fond de, de coffrage et puis bah, après le, le, le, la, la pellicule de béton fout le camp, si j'ose dire, oui. et puis ça rouille. Hein euh, faites quand même, faites quand même attention. Hein. Faites, euh, faites faire un, un contrôle sur la, la solidité de, de, votre, de votre balcon, ça serait dommage que vous descendiez d'un étage ou de deux étages, je sais pas combien à combien c'est du sol. Il y en a qu'un y qu y qu bon. Mettez des bons matelas en dessous, c'est vrai. <rire> ou un filet, quoi, vous pouvez. Filet de protection, comme au cirque. Non, plus, plus sérieusement. Faites faire quand même un, un contrôle. Ne vous contentez pas simplement, parce que là, visiblement, vous avez une, dou une double problématique. Le, le premier, c'est que euh, vous me l'avez expliqué, euh, Les, le ferraillage était trop près de, de la sous de votre balcon. Euh, et puis, d'un autre côté, vous avez des infiltrations qui ont participé aussi. Euh, certainement, c'est peut-être d'ailleurs des infiltrations qui ont fait que euh, la sous s'est cassée la, oui. la, la, la margoulette, hein, pour ne pas dire autre chose. Et qui, euh, qui donc, euh, ont atteint les, les fers. Faites, faites contrôler ça, quand même, hein, avant toute chose. OK. Et moi... Euh... Il y a une chape au-dessus du plancher là, et entre la chape et le, et le plancher béton, il euh, y a un espace. Est-ce que ça, euh, espace je doit le faire voir aussi? Vous me parlez de quoi Du balcon toujours le Balcon. Oui, là, le... Sur le plancher béton, euh, ils ont coulé il y a, y a 40 ans à la maison. Il oui, de... oui. y a une chape qui qui, les... qui, se, dé... qui se décolle. Ah, de... bah alors là, du... faut du la... là. Alors là, c'est pareil. Ça, là... Vous vous me confortez dans la nécessité de faire faire un contrôle par par un homme de l'art, c'est dire au minimum par un maçon, euh, voire par un archi qui qui regardera cela avec un archi avec un projecteur béton. Euh, bah oui, si si vous avez une chape qui se décolle, bah faut faut décaper, hein, faut enlever la chape et puis faut faut en faire une autre à ce moment-là. Ce c'est pas seulement un revêtement d'étanchéité qu'il vous faut là, apparemment. Hein. Merci beaucoup, euh, Jean-Louis. On enchaîne tout de suite avec Christian. Tiens, oui. et lorsque deux Christians ouais. échangent sur le bricolage de la maison... Bonjour, cher collègue Christian. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bonjour à tous les deux. Bonjour -y. Christian. Euh, voilà, je vous appelle parce que moi, j'ai acheté une maison il y a deux ans. Oui. Et dans cette maison, les anciens propriétaires ont revêtu les murs de crépi. Ah, ah gratte, gratte. Ouais, sauf que on peut même se blesser hein, avec vrai. le crépil, hein. Je soupçonne que l'ancien propriétaire n'avait même pas mis de sous-couche, ce qui fait que ça a été posé à même le placo. Oui. Et oh. c'est horriblement difficile à enlever. Oui, J'ai essayé sûr. de le poncer. Et vous imaginez à plus tard que ça peut faire Non, non. J'ai des solutions pour vous. Ah, bah tant ah. Mieux. <rire> ouais, mais c'est 100 euros. Question. Voilà, ça c'est ça le problème. Bon, bah, bon je vous envoie. Parler, je, je vous envoie mon rib puisque j'ai peut-être votre oui, mail. Oui, peut bon, il n'y a pas de problème. <rire> bon, alors donc euh, deux solutions. Hein, euh, euh, une solution qui consiste à remettre un doublage de plaque au dessus. Hein, ça c'est euh, le, le plus simple. L'autre solution, c'est les, c'est des enduits de garnissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez justement, il y avait tellement de maisons qui sont dans ce cas-là que des fabricants comme euh, Tout Prêt, par exemple. Euh, ont développé des enduits de carnissage, c'est-à-dire que vous avez un enduit qui va coller, qui va reboucher donc euh, les, les, les aspérités, et euh, enfin les creux entre les aspérités, et qui va se lisser parfaitement, euh, très très facilement. Euh, donc, euh, c'est la solution la plus, évidemment. Euh, si vous avez beaucoup de mètres carrés, ça va vous coûter un petit peu de l'argent, mais c'est la solution euh, tout à fait opportune. Aujourd'hui, il faut certainement pas essayer de les poncer, il faut certainement pas essayer de les arracher, surtout s'ils sont de la, sur de la plaque de plâtre, parce Parce qu'à ce moment-là, ouais. c'est la feuille de carton extérieure euh, qui vient avec. Et puis il faut alors là, il faut réenduire véritablement. Euh, c'est un boulot beaucoup plus, beaucoup plus compliqué, enduit de garnissage. D'accord, entendu. Et sinon, j'avais une autre question, parce qu'en fait, euh, alors là, ça à... va être plus cher. Hein. <rire> ah bah oui, enfin, de toute façon qui t'a envoyé un riff, oui, t non. rire. Oui, attends, attends. Ça limitera les frais bancaires Absolument, on va faire une de coup <rire> euh, Oui, c'est parce qu'en fait Sous ma maison, j'ai un vide sanitaire Qui est assez haut, qui doit faire dans les euh, 1m60 voire 70 ah oui. Et euh, sous une pièce de la maison Seulement sous une pièce de la maison Au niveau de la cloison, j'ai Comme de la moisissure qui remonte Euh, et là, je sais. Non, pas alors pourquoi. la moisissure, ça remonte pas. C'est l'humidité qui remonte et qui génère la, la moisissure. Et votre bon, moisissure, elle apparaît où Eh ben, au pied de la cloison. Au pied À, à, à l'étage supérieur Non, non, non, non. Non sous, Au rez-de-chaussée Ah, au rez-de-chaussée. Dans, dans votre vide sanitaire euh, Non, non, non. Au-dessus, au bon d'accord. Au-dessus dans la pièce, il y a juste au-dessus du vide sanitaire en fait. Alors remontée capillaire peut-être, c'est-à-dire que euh, c'est ce que j'ai évoqué euh, tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, votre mur elle, se comporte comme un euh, comme, euh, comme un buvard et donc euh, il faut faire en sorte que l'eau soit écartée le plus possible euh, du mur alors par un drainage et ensuite par une étanchéité euh, externe des, des fondations, ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est peut-être que votre vide sanitaire n'est pas suffisamment ventilée. Donc une bonne question. voilà donc euh, si votre vide sanitaire n'est pas ventilé parce que il y avait des ventilations qui ont pu être bouchées parce que je sais pas vous ou, ou votre prédécesseur a considéré que ça faisait un courant d'air froid et donc euh, euh, qu'il valait mieux ne pas ventiler euh, ce qu'est alors votre vide sanitaire c'est presque un sous-sol puisque vous me dites que c'est un mètre soixante-dix alors deux, deux choses d'abord un la ventilation deux l'isolation de votre vide de votre vide sanitaire pour év éviter les phénomènes de condensation Donc, euh, on, euh, il peut y avoir là euh, une double, double isolation, isolation de la paroi elle-même et isolation mmh. euh, en sous-face de plancher de R, R0, puisque vous avez donc là simplement un rez-de-chaussée, d'après ce que vous me dites. Merci beaucoup, Christian. Bon, mon cher Christian, vous qui êtes à mes côtés, on va se retrouver dans un instant après Mais la non, météo et y l'info. On va rafraîchir. On va se rafraîchir en attendant que la pression monte et que l'ambiance se réchauffe. Demain soir, vous le savez, pour la finale de 7 Euro 2016. et J'aurai le plaisir de vous proposer une émission spéciale demain matin à la place de l'auto entre 8 et 10. Et on vous propose de témoigner, tiens, si vous avez envie justement de nous appeler dès maintenant pour participer à cette émission parce que vous préparez, je ne sais pas, bon, une soirée exceptionnelle pour vivre cette Euro 2016, cette finale. N'hésitez pas, 32 16, on vous attend. Allez, mettez au Trafic Info, on est de retour, à tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre maison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 je viens de lire le prospectus but litri en folie, on va pas acheter un matelas. Quoi Mais ça fait des années qu'on a changé le nôtre, il est tellement mou qu'on se retrouve toutes les nuits collés l'un contre l'autre. Justement, on va pas acheter un matelas, on va en acheter deux. La lit en folie, c'est en ce moment chez But. Jusqu'à moins 40% sur une sélection de grandes marques. But, c'est nous. Voir conditions en magasin et sur But.fr. Je refuse de faire cette radio. Vous voyez ce que vous me faites dire. Force C-Max avec Clim, Jean Talub, Bluetooth, régulateur de vitesse pour 199 euros par mois, pour un Force et Max. Je suis peut-être un comédien, mais je ne peux pas dire n'importe quoi non plus.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 Et c'est l'heure de la météo sur RMC La Météo avec Jean-Baptiste Bergès. Bonjour, Jean-Baptiste. Bonjour, François. Bonjour à tous. Eh bien, la journée s'annonce agréable, voire très, très agréable, même si ce matin, le sud-ouest du pays se réveille sous les nuages. Le ciel est voilé des Pyrénées Atlantiques jusqu'au Lot et Garonne. Quelques légères averses signalées en ce moment même en Ariège, mais rien de très inquiétant. Tout va se dissiper très vite au cours de la matinée. Dans le nord ouest du pays, le ciel aussi est voilé. En Bretagne, en Normandie, sur les Hauts-de-France, surtout sur le littoral, en fait. Mais au cours de la journée, vous aurez droit à de belles éclairciers. Et partout ailleurs, eh c'est l'été beau soleil, le ciel est bleu et des températures plus qu'estivales puisque nous sommes entre 4 et 5 degrés au-dessus des normales de saison. On attend jusqu'à 37 degrés à Nîmes dans le Gard cet après-midi, 35 degrés également à Marseille, 30 degrés à Paris. Et ce matin, il fait déjà 17 degrés à Lille et Nantes, 18 à Besançon, 19 à Biarritz, 24 degrés ce matin déjà à Nice et 25 à Bastia. Et demain dimanche, eh bien ça sera encore, encore plus chaud. La météo avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservée. Premier gros départ direction les vacances en ce début juillet. On fait le point sur la circulation avec vous, Valentin Mailleux. Bonjour. Bonjour. Et ça se charge un petit peu plus maintenant sur les routes François. Plus grosse difficulté pour le moment dans le sud-est, toujours en vallée du Rhône, sur la 7 entre Lyon et Montélimar. Ça ralentit bien. Vous êtes très nombreux, notamment pour passer Valence où c'est compliqué. Comptez un trajet rallongé de près d'une heure pour rejoindre la Méditerranée. Circulation dense aussi sur la 9 maintenant entre Montpellier et Béziers avec un accident d'ailleurs juste après Montpellier signalé par la communauté Coyote De prudence. Ailleurs, en Ile-de-France, c'est assez calme globalement, mais c'est ralenti toujours sur la 86 de Créteil à France ce matin. Et puis, c'est maintenant bien difficile de quitter lîle de france par la 10. C'est chargé entre Vissou et le PH de Saint-Arnoux. Les ralentissements sont nombreux. Des ralentissements que vous retrouvez un petit peu plus bas sur la 10, puisque la traversée de Tours est déjà compliquée, avec pas mal de difficultés. Donc, on n'oublie pas évidemment de faire des pauses toutes les deux heures. Bon courage et bonne route sur RMC. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC, avec dès 14h, Formule 1, les qualités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 C'est RMC, il est pile 9h, toute l'actualité c'est avec Julien Coudreau, bonjour Julien Bonjour François, le compte à rebours pour les bleus, dernier entraînement cet après-midi avant la finale de l'Euro face au Portugal l'accent est mis sur la récupération les états unis sous le choc après la fusillade de Dallas, le tireur est un ancien militaire de 25 ans qui voulait tuer des policiers blancs, il a réagi par vengeance après les violences policières contre des noirs, et puis cette fois l'été est là et bien là, première chaleur premier grand départ aussi ce week-end dans le sud, tout est prêt pour accueillir Les vacanciers, vous le verrez, 9 h 1 sur RMC, bonjour à tous. Pas de repos pour les braves, l'expression est plus que jamais d'actualité pour les joueurs de l'équipe de France. Les bleus qui tenteront de décrocher un troisième titre de champion d'Europe demain soir face au Portugal. Trois jours, trois petits jours seulement après leur victoire contre l'Allemagne, le délai de récupération est un peu court. Alors Mohamed Boivsi, les joueurs de Didier Deschamps se ménagent pour être au top demain soir.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 là ça arrive vite alors on n'aura pas le temps de gamberger, on va dire et tout de suite on, on sera on est on est dedans et là maintenant on est on est on est tourné euh, vers dimanche et, et cette finale donc euh, je pense que c'est sûr qu'on sera prêt parce que dimanche ça sera le, le match de notre vie donc euh, on va tout donner comme on a fait jusqu'à présent Blaise Mathieu dit au micro de Saber Desfarges les joueurs ne sont pas les seuls à se préparer du côté des supporters des Bleus aussi on s'active pour vivre cette finale dans les meilleures conditions pour certains la date était cochée sur le calendrier de bien longtemps déjà, mais pour d'autres ce sera un peu à l'arrache comme on dit c'est le cas de Sofienne par exemple un fan de foot un peu étourdi. Ce dimanche, je devais pas être en France, je devais être à l'étranger vu que j'avais prévu euh, de passer mes vacances euh, en Italie. Donc je devais prendre euh, l'avion euh, le dimanche matin et être euh, dans le, en Italie euh, de la journée. Le souci, c'est qu'en fait, quand j'ai réservé, j'avais complètement oublié la finale. Je me suis dit, euh, voilà, il, il faut que je sois en France pour la finale et euh, j'ai dû modifier mes plans et euh, changer mes billets, en fait. J'ai dû payer 150 euros pour le changement de billet, donc c'était quand même assez onéreux. Mais voilà, euh, j'ai pas vraiment regardé vu que pour moi, le plus important, c'était quand même d'être en France pour la finale et de le regarder ici. quoi. Sofiane au micro. De de Léa Zachary. Et si vous n'avez rien de prévu pour cette finale, sachez que vous pourrez la vivre en direct et en intégralité sur RMC, bien sûr. Et RMC qui bouleverse d'ailleurs ses programmes. À partir de demain matin, 40 heures non-stop d'antenne à partir de 8 heures, et ce jusqu'à lundi soir, minuit. Beaucoup moins réjouissant. À présent, on prend la direction des états unis où les drapeaux sont en berne. Ils le resteront pendant 5 jours, en hommage aux 5 policiers tués lors de la fusillade de Dallas. Le tireur est un jeune homme non Noir de 25 ans, réserviste de l'armée américaine. Il avait servi en Afghanistan. Il est mort dans l'intervention des forces de l'ordre, mais il a eu le temps d'expliquer son geste. Précision du chef de la police de Dallas, David Brown. Le suspect a expliqué qu'il était en colère après la mort de noir aux mains de la police, qu'il était en colère après les blancs, il voulait tuer des blancs, en particulier des policiers blancs. Il a ensuite déclaré n'avoir aucun lien avec quelque organisation que ce soit. Selon lui, il aurait agi seul. Grâce à d'autres éléments révélés par le suspect, nous sommes désormais en capacité d'interpeller toute personne qui serait également impliquée dans ce tragique incident. RMC, il est 9 h 4 Un espoir à présent, un espoir immense, celui de la famille d'Aurélie Fouquet, cette policière municipale tuée après le braquage raté d'un fourgon blindé il y a six ans. Huit personnes ont été condamnées dans ce dossier en France, mais on ne connaît toujours pas l'identité du tireur. Le suspect numéro un était en fuite, il a depuis été arrêté, et sera jugé à partir de demain en Algérie. La famille d'Aurélie Fouquet part d'ailleurs aujourd'hui pour assister à ce procès avec l'espoir de voir juger celui qui est peut-être le meurtrier de leur fille Rémi Barret. Le 21 mai 2010, au lendemain du meurtre d'Aurélie Fouquet, Fissal Faïd avait subitement pris la fuite en Algérie. Pourtant, il a toujours clamé son innocence, même s'il a été reconnu par un témoin sur la scène de crime et que son ADN a été retrouvé sur les lieux de la fusillade et sur un sac contenant des armes. En 2012, à la demande de la France, il a été arrêté par les autorités algériennes, mais sa double nationalité l'empêche d'être extradé. En avril dernier, lors du procès de son frère et de huit autres accusés, il était apparu comme pouvant être l'homme ou l'un des hommes qui avait tiré sur la voiture de la police municipale. 13 balles avaient traversé le pare-brise tuant Aurélie Fouquet et blessant grièvement son coéquipier. Les précisions de Rémy Barret. Vous êtes peut-être au volant de votre voiture à l'écoute d'RMC. C'est un très bon choix. C'est le début des grandes vacances et les premiers grands départs. Attention, un week-end classé rouge aujourd'hui sur le plan national. Vous êtes nombreux, très nombreux à prendre la direction des plages et du soleil sur la côte d'Azur. Tout est prêt pour vous accueillir, pour accueillir les vacanciers comme au camping de la Barque à Saint-Aigulf dans le Var où s'est rendue Élodie Messager.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 Grosse ambiance en perspective ce week-end à saint agulph au camping de la Barque donc. Reportage signé Elodie Messager. Le Tour de France, huitième étape aujourd'hui. Entre Pau et bannière de Luchon, la deuxième dans les Pyrénées après la victoire du Britannique Stephen Cummings. Hier au lac de Payolle. une étape qui a déjà fait des dégâts dans le camp français. à déception notamment pour Thibaut Pinot qui perd près de trois minutes au général sur le principal favori. Christopher Froome, son rêve de podium s'est sûrement envolé hier, Georges Quirino Il jette pratiquement son vélo en arrivant à son bus. Thibaut Pinot reçoit une table dans le dos de Marc Madiot, son manager. Ce n'est pas grave, lui souffle-t-il. Pourquoi Il y a plus grave dans la vie. Hein. Il y a beaucoup plus grave. Il y a encore des choses à faire. Et puis je vous dis, d'abord, c'est de trouver euh, ce qui va pas, ce qui n'a pas fonctionné, euh, le pourquoi du comment. Marc Madiot ne comprend pas. Il est à 60 Ce n'est pas normal, dit-il à Frédéric Grappe, son directeur de la performance. Thibaut Pinot vient s'expliquer. Au bout de 2 kilomètres d'ascension, il n'avait plus les jambes. Même si ses coéquipiers l'avaient placé, le Franc-comtois ne se cherche pas d'excuses. C'est pas de niveau pour poursuivre les meilleurs, c'est tout. Hein. On espère. On travaille pour. Être prêt à 100% et puis ouais, ça marche pas. Dès que j'arrive sur le tour, dès qu'il fait chaud, ça marche pas. Donc voilà. À côté de lui, son frère et entraîneur Julien reconnaît que l'objectif du top 5 au général est à oublier. La FDJ se demandait même hier soir si le Suisse Sébastien Reichenbach ne devrait pas être leader de l'équipe pour la fin du tour.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 C'est une équipe qui a qui a un peu de tout. Hein. Ils ont des shooters, ils ont un bon meneur, ils sait y jouer à l'intérieur. Donc, il, il va falloir qu'on défende sur qu'on défende sur tous les tableaux. Mickaël, j'ai la balle au micro d'Antoine Arlo, 9h9 sur RMC. François Sorel, il y a des courses. Cet après midi c'est du côté d'Anguin. Exactement. Les pronostics de la Dream Team RMC. Sébastien Arras nous conseille le 14 Viking va et le 11 Tom Rush. Luis Fernandez fait confiance au 6 Romanesque. Et Laurent Gouéder, quant à lui, attire l'attention sur le 9 Alderman et le 5 Ulula Bella. Si c'est pas beau ça. Il est beau hein, Ulula, Ulula Bella. Bella c'est chouette. Ulula. <rire> ah oui, c'est bien. Euh, le 14, le 11, Julien, vous pouvez y aller hein, si vous voulez, si vous ne voulez pas... Christian PC, c'est pour ça. <rire> le 14, le 11, le 6, le 9 et le 5. PMI.fr, Paris sportif, Paris épique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non sur taxé. Et dans un instant, sur RMC. Stop la chaleur, place à l'air frais, à l'air agréable, on va rafraîchir votre maison. Eh oui, parce qu'il fait chaud là. Exactement, on attend vos questions et vos témoignages. 3216 maison.rmc.fr à tout de suite. RMC.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 Nissan, innovez autrement. Votre application RMC Sport évolue. Téléchargez-la gratuitement. RMC Sport, plus qu'une équipe. Une Dream Team. Chérie, devine où on part en vacances En Bretagne Non. En Corse Non, on part <rire>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 Voilà, 9h12, c'était RMC, Christian PC, regardez le thermomètre, les températures. Alors, vous nous dites ah là combien, là, là Combien fait-il, déjà Bon, écoutez, je, alors là, je peux vous dire que, par exemple, en ce moment, vous voulez que je vous oui, dise exactement À Paris, actuellement, exactement actuellement, il fait, à certains endroits, 30 degrés. À Paris Oui. Non. Non mais au soleil. Ah oui, je je vous dis au soleil. soleil. À l'ombre. Être... À l'ombre. Sur... À l'ombre. À, à mon avis, on est euh, pas loin de 25. Et assis sur un poil, il fait encore plus chaud. Non, mais attendez. À poêle, attendez. Mais vous un poil, attendez. <rire> Bref, tout ça pour dire que ça y est, il fait chaud un peu oui. partout en France. Et qui dit chaleur dit parfois maison un peu trop chaude. Et comment rafraîchir sa maison Eh bien, c'est ce qu'on va évoquer maintenant jusqu'à 10 h avec les différentes techniques qui nous permettent de rafraîchir notre maison. Ouais. Non mais il fait déjà effectivement je regarde il fait déjà, euh, il fait déjà euh, 26 à 26 à Cannes. 26 à Cannes. Voilà. C'est ce, qu ce que nous me donne l'iPhone. Eh bien voilà. Il est 27, et alors on va quoi. parler effectivement. On attend 28 par exemple à Paris aujourd'hui. Oui. On va on va parler euh, climatisation, rafraîchissement, les différentes les différentes solutions complémentaires. Euh, nous avons pour invité studio si j'ose dire aujourd'hui David Bonnet. Bonjour. bonjour. Bonjour. Bonjour David. Vous êtes euh, euh, consultant en énergie euh, renouvelable. Vous êtes euh, président d'honneur de l'Association française de pompe à chaleur, l'AFPAC. et vous êtes donc un Du chauffage et de la climatisation. Euh, donc euh, rien de tout cela n'a de secret pour vous. Et non. Voilà. Enfin, on, est, on va voir. Hein, on va vous mettre sur le grill. C'est le cas de le dire. Là, <rire> bon, on, va, on va pouvoir parler, on va parler aussi de, euh, de, de produits complémentaires. C'est-à-dire, on va pouvoir parler de rafraîchisseurs. On va parler aussi de, de puits canadiens ou puits provençal. Euh, on va parler de, ben, de tout ce qui est de la possibilité d'ombrer aussi sa maison, les, les fermetures et les automatismes de type rideau, volet, store, etc. et on finira avec une nouvelle génération de ventilateurs de plafond qui sont des ventilateurs sans pales, euh, origine brevet Tesla. On aura l'occasion d'en parler. Euh, ce sont les systèmes donc euh, ventilateurs exal. Euh, on verra, c'est très très sympa. Euh, ça, va, ça ça brasse, plus, ça brasse davantage l'air. C'est pas seulement la colonne de, de courant d'air au-dessus, au dessous au des pales. Voilà. Okay. Bon euh, alors. Euh, Euh, N'hésitez bon, pas, pas, pas à nous, nous appeler. Hein. Et nous avons d'ores et déjà Denis Christian qui est là. Bonjour Denis. Oui, bonjour messieurs. Bonjour Denis. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de, de prendre mon appel. Je vous téléphone pour une petite question. J'ai un, une maison, une maison neuve qui va être construite oui. et qui est chauffée par une pompe à chaleur avec un plancher chauffant sur sol euh, carrelage. Et rafraîchissant, j'imagine Voilà, alors oui. on me propose de mettre la pompe en réversible pour, pour, pour le faire rafraîchissant euh, aussi. Et, et j'ai plusieurs avis différents sur ce, sur ce point. L'installateur de, de la pompe me dit qu'il n'y a pas de problème, que, euh, que oui. ça marchera très bien. Qu'il faut juste ne pas, euh, comment dire, ne, ne pas vouloir baisser trop la température par rapport à la température de la pièce. Ça n'est pas une... Euh, c'est plancher, ce n'est pas une clim. Ça veut dire c'est du rafraîchissement. Voilà. Et par contre, le... Le chef de, de, de chantier qui qui a qui a construit la maison euh, me dit que faut pas le faire parce que Il y aura des risques de, avec le point de rosée. J'ai pas bien compris exactement que ça. David ça... Bonnet, quelle est votre, votre, idée là? C'est quoi le point de rosée d'abord? Je, je pense que, et l'installateur et, et, celui qui a réalisé le, le carrelage ont tous les deux raison. Euh, mmh. on, on parle pas de climatisation, on parle de rafraîchissement. Euh, on va avoir une limite qui va être effectivement la température que l'on va pouvoir envoyer dans le, le, dans le plancher pour éviter ce phénomène de point de rosée. Le point de rosée, c'est la température de surface à laquelle on arrive à condenser l'hygrométrie de l'air. C'est-à-dire que, s'il si descend trop bas son plancher ah. rafraîchissant, ah, on avoir le plancher va, va s'embuer, voire ça va devenir euh, Donc, effectivement... Alors, qu'est-ce qu'il faut pour éviter ça ne, ne pas envoyer de, de l'eau ou du, euh, du liquide trop froid, c'est voilà. ça Donc, la, la limite euh, généralement à ne pas dépasser, c'est de ne pas descendre en dessous de 18 degrés, de plus 18 degrés en température d'eau. On ne parle pas d'eau glacée, on parle d'eau froide. Je peux vous dire que c'est très efficace. Moi, je vis personnellement depuis plus de 20 ans dans une maison qui est euh, chauffée et rafraîchie de cette façon-là, et pour donner des exemples, avec des températures extérieures qui vont atteindre, ces jours-ci, 30 degrés, on a toutes les chances de limiter la température intérieure de l'habitation à 24 degrés, ce qui est excessivement ah, très bien Le seul point, c'est qu'on ne traite pas l'hygrométrie, donc le cas échéance, ça permet de compléter l'installation par un petit déshumidificateur indépendant, et vous serez surpris de voir que, par jour, vous allez évacuer 5 à 10 litres d'eau, ah, oui, qui est de l'eau distillée vous allez utiliser pour le faire repasser de madame, c'est formidable. Mais, y en plus, on ne gèle pas ça au vrai. Vrai. On On peut. On, on est obligé d'avoir une pompe à de chaleur avec ça. Il n'y a pas des, des systèmes aujourd'hui. Alors si il y, y a une, une possibilité, puisque j'ai dit vous n'avez pas besoin d'eau excessivement froide. Au contraire, oui. il faut pas d'eau trop froide, de l'eau à 18 degrés. Et il y a une solution qui, euh, à partir du moment où on a, alors je sais pas quelle est de l'eau à de chaleur, c'est probablement une pompe RO. S'il s'était s'agit d'une pompe OO, on peut faire fonctionner uniquement l'installation le, le, en rafraîchissement avec le circulateur qui va faire circuler l'eau de la nappe dans le sol. On appelle comment Alors, c'est du géocooling. cooling. Géo c'est un très ouais. beau bon nom. Ouais. Géocooling. C'est le cool. géocooling. Ouais. Voilà. Et ouais. c'est du rafraîchissement quasi gratuit puisque c'est uniquement la consommation d'un circulateur. Il est 9h17. Oui. On revient dans un instant. On va faire un peu de géocooling pendant la petite pause là. Et on revient le 32 de 16. Maison.rmc.fr. Si tout comme Denis, vous voulez poser votre question ce matin, c'est le moment ou jamais. A tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre maison. Ne ratez pas l'afterfoot tous les soirs sur AMC Jouez au quiz de l'after Et tentez de gagner des télévisions 4K Et des iPads L'afterfoot, c'est tous les soirs Sur AMC Le quiz de l'afterfoot Avec les chaînes SFR Sport Géant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 Bonjour. Bonjour madame. Une amie m'a parlé de l'offre unique. Les moins 40% c'est sur toutes les marques de lunettes Oui madame. Et les moins 40%, ça marche aussi sur les verres Oui, même sur les progressifs. Et la paire offerte, je peux la choisir Librement, dans tout le magasin. Même une solaire Oui, même de luxe. L'offre unique d'Optical Center, c'est moins 40% sur toutes les marques de monture et verres optique, plus une deuxième paire de marques offertes, même de luxe. Offre valable jusqu'au 31 juillet 2016. Conditions en magasin, dispositif médical, demandez conseil à votre médecin. Bah Franck, qu'est-ce que tu fais Je regarde le catalogue Carrefour au top de ma beauté, il y a plein de super promos Mais papa, c'est pas un truc de fille ça Mais pas du tout, tu vois, par exemple, jusqu'au 11 juillet chez Carrefour, pour un pack de rasoir Extreme 3 de Wilkinson acheté, le deuxième est gratuit. Et ça tombe bien parce que euh, c'est mes préférés. Fais voir un peu Non, parce que j'ai pas encore fini. Jusqu'au 11 juillet dans vos supermarchés Carrefour et leur drive, c'est l'opération au top de ma beauté. Par exemple, pour un pack de rasoir Extreme 3 de Wilkinson acheté, le deuxième est gratuit. Par 8 ou par 10. Carrefour. RMC, le week-end des experts. Votre maison, François Sorel, Christian Pesset. c'est RMC, le week-end des experts, la maison. Et euh, ce matin, on parle de rafraîchissement de la maison. N'hésitez pas à nous appeler le 3216 ou maison@rmc.fr Christian. Eh bien, on va pouvoir prendre nos auditeurs. Oui, et peu. nous avons Michel qui est là, euh, qui nous a appelé au 3216. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Michel. On vous voilà, écoute. Donc, On vous écoute, allez-y. Voilà, allez -y. voilà j'ai un studio sur la côte d'Azur où il fait quand même relativement chaud. Oui. Euh, j'ai un grand balcon, mais je ne souhaite pas installer de climatisation. Donc je voulais savoir quel serait le meilleur moyen pour euh, gagner quelques degrés euh, voilà et surtout la nuit alors pour vous on va avoir différentes solutions euh, David Bonnet bien que vous vous soyez évidemment le chantre de la clim euh, le rafraîchisseur c'est efficace c'est quoi un rafraîchisseur exactement et puis après on va parler d'ombrage justement de moyens de, de baisser aussi la température alors ça a une efficacité mais à partir du moment où l'efficacité va être relativement limitée il faudra prendre la précaution euh, déjà de limiter au maximum les, les, les apports donc de prendre toutes les précautions voilà, habituelles, de fermeture de ceci ce cela le, Le rafraîchisseur, ça marche par simple condensation C'est un peu comme faire passer voilà. un courant d'air à travers une serviette froide C'est tout, tout à fait ça. Ça s'appelle, d'un nom savant, c'est un, un refroidisseur adiabatique. Oui. On va utiliser effectivement le fait qu'en passant sur une surface humide, euh, on va évaporer de l'eau et on va abaisser la température. L'air à la sortie du rafraîchisseur d'air est inférieur à l'air à l'entrée. Euh, L'inconvénient, c'est que euh, cet air va se charger en eau. Si on est dans une région où l'hygrométrie est déjà forte, l'efficacité du rafraîchisseur d'air va diminuer. Eh les oui, voies si on ne est au bord de la mer, présente, par exemple sur la Côte d'Azur, on peut être sûr ça que ça marche moins bien. Ça va pas marcher terrible. Euh, quoi. Mais j'ai compris que le, le souhait était surtout d'avoir un rafraîchissement nocturne. Donc on a on a un avantage, c'est que l'air extérieur la nuit baisse néanmoins, même si sur la Côte d'Azur il baisse pas énormément. Euh, et il faut aussi penser peut-être ventiler un peu mieux l'appartement. Oui voilà. Alors et puis on, on, on sait aussi qu'il y a toutes les situations les, toutes les solutions euh, d'ombrage. Et justement, euh, on a euh, Juliette Larodet qui, euh, qui qui est en ligne et qui nous attend. Bonjour Juliette Larodet, vous êtes chef de produit fermeture et automatisme chez FranciaFlex. Oui, bonjour. Bonjour, alors vous, vous allez nous bonjour. parler de rideaux, de stores, de volets, de volets roulants. Euh, vous avez eu une réflexion chez, dans une société comme la vôtre sur justement la complémentarité peut-être avec la clim, avec les, les rafraîchisseurs Alors oui, tout à fait, d'autant plus que la réglementation thermique, en fait, a bien appuyé sur ce point puisque, aujourd'hui, quand vous installez une climatisation, euh, la réglementation vous impose d'installer de, de, également de la protection solaire, pour minimiser, pour minimiser en fait l'impact de la clim sur les, les consommations énergétiques. Donc, en effet, chez, chez FranciaFlex, on réfléchit beaucoup en termes de gestion thermique de, de, de, de, de, de, de la maison par les baies et, euh, En ce qui concerne le sujet du jour, donc qui est le confort d'été, ce qu'on appelle le confort d'été, donc la lutte contre la surchauffe, oui. euh, notre proposition et l'astuce, en fait, c'est d'éviter de laisser rentrer euh, la chaleur Évidemment. au moment où... voilà, Donc, en fait, d'empêcher les rayons du soleil d'entrer éventuellement dans, dans, dans, dans les habitations euh, type euh, ce que décrivait le monsieur à l'instant. Euh, et donc, en coupant les rayons du soleil avant que ça ne passe la fenêtre. Donc, en fait, la première des choses, c'est que Euh, ce qui est important, c'est qu'une bonne protection solaire, elle va être à l'extérieur. D'accord. Y donc, faut... c'est d'abord le store oui. extérieur, par exemple. Voilà. Alors, le, le store -bas. Store, on, on va parler de fermeture et on va parler également de brise-soleil orientable, hein, les fameux PSO qui prennent aussi, euh, aujourd'hui, euh, pas mal d'importance sur le marché. Donc, en fait... Euh, Si on compare un petit peu ces trois possibilités, les oui. stores ban que vous évoquez, oui. les fermetures qui vont être plutôt les volets roulants et euh, les BSO, donc les brise-soleil, euh, ils vont avoir chacun leurs atouts et leurs inconvénients. C'est quoi que... un brise-soleil Expliquez-nous deux secondes. Alors un brise-soleil, en fait, c'est comme un, un gros store vénitien. Extérieur. D'accord, avec des lames qui sont orientables, donc, voilà. euh, en fonction voilà. des rayons du soleil. Voilà, tout à fait. Hein, donc, ça va être une protection qui va être verticale, oui. mais qui va avoir l'avantage, par l'orientation des lames, de, de toujours pouvoir couper les rayons en fonction de la, de la hauteur du soleil, en fait, dans, dans, en fonction des, des heures de la journée, et qui va être très aérée. Parce qu'en fait, une bonne protection solaire... Euh, va enfin va, va être bonne si on va pouvoir euh, aérer en même temps, c'est à dire que La ventilation fermez, donc euh, ouais, voilà, naturelle quoi. Voilà. Donc si par exemple on utilise un volet roulant euh, pour euh, pour se protéger de la chaleur. Le problème, c'est qu'en fait, comme c'est une fermeture verticale et, et qui va être peu aérée, en fait, ça va créer quand même une, une sorte de surchauffe entre la fenêtre et le volet lui-même. Oui, oui, et, voilà, voilà. et donc, euh, c'est vrai que quand on va utiliser un volet roulant, qui peut aussi avoir l'avantage en hiver euh, d'isoler contre le froid, hein, si on veut un petit peu un produit mixte, mmh. on va favoriser des, des produits qui vont pouvoir se mettre en projection. Mmh. C'est-à-dire, euh, comme on, les, les, la fameuse oui. projection à l'italienne. Voilà. À y l'ancienne, ça, un peu. Hein. Alors, à l'ancienne, sauf qu'on trouve aujourd'hui, euh, notamment chez Prantiaflex, chez, chez on a développé un volet roulant à projection à l'italienne, mais qui est totalement motorisé et automatique. C'est-à-dire que la mise en projection va se faire à partir d'une télécommande. Alors, Julien, voilà. on va, on Julien. Va, vous allez revenir dans, dans quelques instants. A tout de suite, oui. après la météo, le trafic et les infos sur RMC. Et n'hésitez pas à nous appeler hein, si vous voulez poser votre question sur ce sujet. A tout de suite. Rejoignez les experts maison sur leur page Facebook. Votre On maison sur RMC. RMC. Salut, c'est Jean-Noët Vous êtes prêts pour la finale L'ultime rendez-vous dans cet Euro 2016. Demain, 21h, au Stade de France.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 Cocktail cherche belles crevettes rose qui voudraient faire trempette à l'apéritif. Justement, chez Grand Frais, les crevettes entières cuites réfrigérées sont à seulement 9,90€ le kilo. Le meilleur marché, c'est Grand Jusqu'au 9 juillet, 50 à 70 pièces au kilo élevées en Équateur et autres pays élaborées en France. Magasin participants sur grandfrais.com. Pour votre santé, bougez plus. Bonjour, c'est Charlotte de Turcam. Et Antoine, l'installateur Atlantique. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer dans la vie. Le programme préféré des Français, c'est toujours la météo. Et il y a des choses qu'on doit changer. Comme mourir de chaud l'été chez soi. Avec la climatisation réversible. D'Atlantique, vous serez offré l'été et au chaud l'hiver. Donc, du faux et du choix à la fois. Donc, du chaud et du foie à la fois. Présentez la météo, c'est pas gagné pour Atlantique, plus de confort thermique, moins de dépenses énergétiques. Les appareils Atlantique sont vendus et installés par des professionnels. Trouvez votre installateur sur Atlantique.fr. <musique> Citroën, bonjour. Oui, bonjour. J'ai mis une tarte au four et je me demandais si j'avais assez de temps avant que ça crame pour venir chez vous avec ma vieille voiture et repartir en Citroën. Pour combien de personnes, la tarte Bah, à 12. C'est bon. Avec les départs immédiats Citroën, profitez de 6300 euros de prime sur Citroën C4 Picasso avec navigation tactile, caméra de recul et assistance 7 ans. Disponible immédiatement en concession. Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule d'occasion de valable jusqu'au 31 août dans la limite des stocks disponibles, mb 7 ou intérieur. Équipement selon version, détail sur carstore.citroën.fr oh Jiffy supporte les Bleus pour la finale de ce dimanche Vous aussi, vibrez aux couleurs de la France Tout le nécessaire pour une finale réussie est chez Jiffy Et il y a forcément un magasin Jiffy proche de chez vous Tous ensemble pour gagner avec Jiffy Jiffy des idées de génie Magasin ouvert même le dimanche Rendez-vous sur jiffy.fr C'est l'heure de la météo Maintenant sur RMC avec vous Jean-Baptiste Berges Bonjour Jean-Baptiste Bonjour François Il fait chaud Il va faire chaud, il fait chaud. Je vois que vous avez pris votre bouteille d'eau, vous avez oui, raison. Déjà cette nuit, on a relevé 25 degrés à Nice. La nuit prochaine sera encore plus chaude. Et aujourd'hui, le thermomètre va frôler les 30 degrés quasiment partout. On attend 37 dans l'après-midi dans le Gard pour les maximales. 35 à Marseille, 32 à Toulouse. Ce matin, il fait déjà 17 degrés à Lille, 17 à Paris, 20 à Lyon, 22 degrés à Toulon. Qui dit température estivale, d'ici ciel estival. Beau temps sur l'ensemble du pays. Pas l'ombre d'un nuage sur la moitié sud. Même si quelques brumes résistent au pied des Pyrénées, tout va se dissiper très vite rapidement. Et dans le nord, nous avons un peu plus de nuages ce matin, surtout sur le littoral en Bretagne, en Pays de la Loire, dans les Hauts-de-France. Ces nuages seront de moins en moins nombreux au cours de la journée. Demain dimanche, c'est à peu près le même programme qui vous attend bien qu'une dégradation va arriver par le nord-ouest et ça va se gâter lundi. La météo avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservé. Et vous êtes nombreux aussi aujourd'hui à prendre la route. On fait le point sur la circulation avec vous, Valentin Maillot. Bonjour Valentin. Et bonjour François. Et oui, des routes pas mal chargées hein, maintenant avec toujours de grosses difficultés dans le sud-est en vallée du Rhône sur la 7 entre Lyon et Orange. Encore beaucoup de monde et c'est difficile de passer Valence. C'est très compliqué. Comptez un trajet rallongé de près d'une heure et demie pour rejoindre la Méditerranée. Des coups de frein aussi nombreux sur la 9 entre Nîmes et Narbonne, vous mettez plus de 50 minutes par rapport à d'habitude. A euh, l'ouest, c'est maintenant bien difficile de circuler sur la 10. D'abord pour la, euh, quitter l'île de France, c'est chargé jusqu'au péage de Saint-Arnoux. Des ralentissements qui compliquent l'arrivée aussi sur Orléans ensuite. Et toujours sur la 10, la communauté coyote nous indique euh, aussi qu'après tour, la circulation est de plus en plus dense jusqu'à euh, Bordeaux. Enfin, la 11 aussi se charge entre euh, Chartres et Le Mans, Patience. Et puis en Ile-de-France, c'est assez calme globalement, mais toujours des ralentissements sur la 86 de Créteil bon courage et bonne route sur RMC RMC il est pile 9h30 Un point sur l'actualité avec Julien Coudreau. Bonjour Julien. Bonjour François, bonjour à tous. Parfum de vacances pour beaucoup d'entre vous. Aujourd'hui vacances qui riment avec prudence et vigilance sur les routes. Ce samedi est classé rouge dans le sens des départs. Point trafic toutes les demi-heures sur RMC. Beaucoup de monde également dans les gares où plus d'un million de voyageurs sont attendus ce week-end. Barack Obama va écourter son séjour en Europe. Le président américain se rendra à Dallas en début de semaine prochaine. Dallas où cinq policiers ont été abattus par un tireur, un jeune noir de 25 ans, réserviste de l'armée de terre américaine. Il aurait voulu lui venger les abus des policiers contre les Noirs aux états unis Le foot J-1 avant le grand soir pour l'équipe de France. Les Bleus tenteront de décrocher un troisième titre de champion d'Europe face au Portugal demain au Stade de France. Leur programme du jour séance vidéo et entraînement cet après-midi à Clairefontaine. Didier Deschamps devrait aligner les 11 mêmes titulaires que face à l'Allemagne. Lui ne jouera pas cette finale. Mamadou Sacco est blanchi par la commission de discipline de l'UEFA. Le défenseur français avait été suspendu suite à un contrôle anti-dopage positif fin avril ce qui lui avait coûté sa place en équipe de France pour 7 euros. Il est donc disculpé. Le Tour malais au programme du Tour de France. Aujourd'hui, 8 étape entre Pau et bannière de Luchon. Étape, bien sûr, à vivre en direct dans l'intégral Tour sur RMC. Hier, c'est le britannique Stephen Cummings qui s'est imposé au lac de Payolle. Le maillot jaune est lui toujours sur les épaules du belge Greg Van Avermaet. 9h31 sur RMC. François Sorel, c'est la suite du week-end des experts. Et on rafraîchit la maison aujourd'hui, Julien, avec nos invités vos questions au 3216. Euh, ou maison.rmc.fr. On est là dans un instant, à tout de suite. Quand on vous dit qu'on peut écouter RMC partout, quand on vous dit qu'on peut écouter RMC tout le temps, c'est vrai. RMC s'écoute n'importe où et à n'importe quel moment sur les applis, tablettes et smartphones et sur rmc.fr. Christian PC, Christian PC. Oui, oui, François Sorel, c'est moi. Il est temps de retrouver une question oui, allez-y. En moins de deux minutes, vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Jean-Marc. Je vais me lancer dans le carrelage au sol ah. de notre salle à manger. Ah. Bravo Jean-Marc. Mais Bravo. mon angoisse, c'est la coupe des carreaux. J'ai peur de faire un massacre, Christian. Quelles sont les solutions pour couper les carreaux sans trop de risque de les briser Alors, la, la solution basique, c'est quoi On raye la face euh, décorative du carrelage avec une pointe au carbure de tungstène. On place la tige sous la ligne de coupe on fait une pression en porte-à-faux sur les deux côtés du carrelage et normalement ça se coupe alors là évidemment en général ça se coupe mal C'est pas, le, pas le, le plus simple. on vous le coupez mal, voilà. là Alors, là, mais on va en parler, justement. La variante, c'est avec une pince, c'est à peu près le même système, et le résultat n'est pas non plus absolument génial. L'autre solution, alors, il y a deux autres solutions, ce sont les solutions mécaniques. Alors, il y a la carlette, qui est à peu près ce qu'on vient d'évoquer, mais avec un chariot euh, qui permet, là, en général, c'est les pros qui utilisent ça, euh, ça marche très bien, mais je le disais, il y a des solutions mécaniques. Alors, c'est quoi Sur les carreaux euh, très épais, on va pouvoir prendre un disque de tronçonnage avec une meuleuse d'angle. C'est tout à fait efficace, mais surtout pour les gros carreaux de, de terre cuite. Sinon, eh bien, on prend un coupe-carreau électrique. Alors, c'est une petite machine. Vous avez une scie circulaire avec des dentures au carbure de tungstène. Ça tourne dans un petit bac d'eau pour se refroidir. Et puis, vous avez une, une table, une petite table avec là, sur le côté, un guide qui vous permet tout à fait de couper les carreaux sans aucun un risque, euh, si ce n'est de s'asperger de temps en temps, parce qu'il y en a qui projettent un peu d'eau, ça coûte entre 50 et 100 euros, il faut, faut faire cette dépense, c'est super. 32, 16 pour toutes vos questions maison sur RMC c'est le moment ou jamais de nous appeler, à tout de suite.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 Alors le contre-coup, parce que vous savez, on n'est jamais content. Quand il fait trop froid, on dit qu'il faut qu'il fasse trop plus chaud. Et, et quand là, il fait trop oui. chaud, on veut qu'il fasse plus froid. C'est toujours comme ça. Et voilà, c'est oh, la nature humaine. Et aujourd'hui, on évoque ensemble le fait de rafraîchir la maison. Voilà, alors nous sommes avec David de Bonnet, euh, président d'honneur de l'AFPAC et consultant en énergie renouvelable. Et puis nous avons en ligne euh, Juliette Larodet, qui est euh, chef de produits fermeture et automatisme chez FranciaFlex. Moi, euh, bon, la question que je posais à, à Juliette, c'est de dire est-ce que effectivement, euh, tout cela peut être euh, tous les équipements que vous avez évoqués, les stores, les rideaux, euh, euh, les, les, les brises soleil euh, Est-ce que tout ça, ça peut être automatisé et euh, géré euh, comme des scénarii, on va dire, euh, presque de cinéma, mais en tout cas euh, pour arriver euh, au meilleur résultat Alors oui, tout à fait. C'est ce qui est très intéressant. En fait, euh, ces produits. Euh se sont vraiment motorisés depuis quelques années. Et ce qui a été un tournant, c'est le développement de, des systèmes radio. Ah oui, d'accord, oui. Puisqu'en fait, on, sait, euh, on, a, on a supprimé des câblages un peu compliqués et disgracieux et parfois euh, dégradants pour les décorations, mmh. en fait. Et donc, avec des petits systèmes euh, radio, euh, maintenant, on peut piloter... Avec Ça, c'est le pilotage certains... à distance, mais il y a vraiment voilà. des stratégies tout qui tout tout sont développées dans des voilà. protocoles Voilà, tout à fait. Alors, en fait... Euh, on peut évidemment piloter euh, manuellement, mais l'idée pour lutter contre la chaleur, c'est que les produits agissent, on va dire, même en l'absence de, de, de, de, de l'habitant. Donc, euh, en fait, il y a un, une première approche très basique qui est tout simplement, par exemple, de mettre une horloge. Hein, ouais. donc on, va, on va apporter un petit euh, émetteur horloge radio qui, aux heures chaudes, euh, va programmer euh, le déploiement des stores ou la fermeture des volets. Après, on peut passer à un stade euh, euh, supérieur qui est Euh, d'asservir les produits euh, à des capteurs environnementaux, c'est-à-dire qu'on va euh, mettre, par exemple, un capteur de luminosité euh, sur le, la façade extérieure et un, un capteur de, thermo, de, de, comment, de température intérieure. Oui, et donc, on va faire agir, dès que la température va commencer à monter, on va déployer, là aussi, euh, la protection euh, solaire. Et enfin, donc... Euh, se développe beaucoup euh, grâce au boom des smartphones et des tablettes qui sont aujourd'hui présents euh, dans, dans dans toutes les quasiment dans tous les foyers. Ouais, ouais. Ce sont des petits boîtiers euh, domotiques. pas avoir peur de ce terme, hein. ce sont des petites passerelles qui vont permettre euh, d'accéder à des, des menus intuitifs pour créer les scénarios. Parce que la difficulté, c'est de, à partir des données envoyées par les capteurs, de faire ouais. quelque chose d'intelligent. Euh, on va avoir donc voilà. de véritables stratégies. Juliette. Ah, tout à fait, ça, euh... les produits vont gérer vraiment euh, de manière indépendante et autonome le, le, la température dans la maison. En revanche, le souci avec votre système, c'est qu'on perd aux luminosité dans la maison. Alors ça c'est un point très important en effet, c'est-à-dire que euh, quand on choisit une protection solaire, il faut toujours avoir aussi en tête le confort visuel. Alors là, c'est plus le choix finalement de la protection solaire euh, qui va favoriser ou non une, une, une, l'aspect visuel. Donc, euh, par exemple, l'avantage des Storban euh, qu'on évoquait au tout début, c'est que, en fait, euh, euh, ça ne va pas empêcher de garder de la luminosité euh, dans les pièces. Le volet roulant, tout à l'heure, que j'évoquais, qui va se mettre en projection, de la même manière, euh, ne plongera pas la euh, l'habitant dans sûr. le noir, si euh, on peut projeter le, le, le produit. Donc, c'est vrai que le confort ah visuel aussi est important. Bien sûr. Bien. Merci, euh, Merci, Julien Jardé. Je rappelle, vous êtes chef produit fermeture et automatisme chez FranciaFlex. Et nous avons, qui nous attend, euh, Frédéric Loyot, qui est euh, cofondateur et gérant de la SCOP FIABITA, qui est spécialiste en éco-construction, et qui va nous parler, euh, puis canadien. Euh, bonjour, Frédéric Loyot. Oui, bonjour. bonjour. Est-ce que ce n'est pas un abus de terme, parce qu'on peut parler aussi de puits provençal, pour euh, le rafraîchissement, non ah, Complètement, puisque le puits canadien, c'est ni un puits, et puis ça ne vient pas non plus du, du Canada. <rire> que... Alors c'est quoi Alors le, ce système-là, c'est un système euh, assez euh, ancien, qu'on a retrouvé euh, dans l'Antiquité. Enfin, c'est ouais. l'utilisation les, les de... Il y en avait à Rome, on hein Pour le, le confort estival, qui vont permettre, on va utiliser la, le, le sol, la fraîcheur de la terre, ouais. et on va euh, rafraîchir l'air avant de le faire rentrer dans la maison, de manière à ce que, bah, par exemple, si vous avez un air extérieur à 35 degrés, après le passage dans la dans la terre, vous faites rentrer un air entre 20 et 22 degrés. Ah d'accord. La, la, la profondeur, c'est combien Alors ça va, ça va dépendre. En général, euh, ce qui va surtout nous déterminer, c'est euh, la complexité de faire un terrassement. Donc, euh, en général, c'est entre un mètre, un mètre cinquante et deux mètres. C'est ouais, ça. Hein. Euh, mais on a, il y a eu pas mal de critiques ces derniers temps sur le, le côté euh, pas forcément très sain, avec des, des proliférations bactériennes. C'est réglé ces problèmes Euh, alors, ces problématiques-là, euh, je suis pas certain qu'il y en ait déjà eu, en fait. Ah bon, y c'est une... De... une idée reçue, alors Voilà. Sur le sujet, il y a eu des études scientifiques qui ont été faites, euh, en Suisse notamment, parce que les installations de cuis canadiens, il y en a qui ont déjà plusieurs dizaines d'années. Oui, oui. et, on... et qui montraient qu'au contraire, c'était plutôt un système qui allait réduire les concentrations bactériennes et fongiques. Ah, oui par rapport à euh, si on n'avait pas mis de plus canadiens. Et souvent, ce qui va jouer, c'est est-ce qu'on a ou pas des filtres qui vont permettre de ah purifier oui. l'air... Euh... Et est-ce qu'on les nettoie, quoi voilà. <rire> Après, par contre important, c'est de ne pas faire n'importe quoi quand on réalise le puits canadien et ce qui souvent peut poser problème, c'est si l'installation a été mal réalisée, auquel cas, bon, déjà, elle ne va pas fonctionner euh, très longtemps, mais euh, effectivement, dans ce cadre-là, il peut y avoir de l'eau stagnante dans le, dans le puits canadien. Comme dans et une OMC, c'est pas effectivement ce qui va effectivement se passer. Donc, il y a des règles de mise en œuvre qui sont, euh, qui sont pas très, très compliquées, mais qui sont importantes et qui vont. L'idée, c'est d'éviter qu'il y ait de l'eau dans le dans l'installation, puisque pour préciser un peu le phénomène, quand en été, on fait passer de l'air chaud dans un sûr. collecteur géothermique, qui, lui, les parois vont être plus froides, il va y avoir un petit peu de condensation qui va se produire. Donc, c'est l'humidité de l'air extérieur qui va condenser un petit peu. Donc, ce n'est pas des quantités d'eau qui sont colossales. En général, on va récupérer entre 10 et 15 litres d'eau par an. Ce n'est vraiment pas des grosses quantités. pas énorme. Il faut, c'est que euh, dans cette dans, dans l'installation, il y a un moment donné un endroit où cette eau puisse s'évacuer. Tout à fait. Est-ce qu'on peut coupler un, un puits canadien avec la clim, avec une clim ou avec des systèmes de, de climatisation Alors en général, c'est plutôt des systèmes qui qui substituent. Donc, euh, quand on installe un puits canadien, en général, ça suffit. Donc, euh, on peut arriver à stabiliser la température dans l'habitat autour de 25, 26 degrés. Oui. Après, quand on dit ça, ça suppose aussi des conditions euh, particulières, ça suppose qu'on utilise correctement ces occupations <rire> pour éviter d'avoir trop d'apports solaires dans, dans, dans l'habitation. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, et puis il euh, y a des conditions, effectivement, euh, en période de canicule, on peut malgré tout avoir des, une élévation de température un peu supérieure. Merci, merci, merci. merci. Frédéric Loyot, cofondateur de la Scope Phi Habitat. Voilà, une solution intéressante, mais on l'a bien compris, hein, il faut avoir euh, une maison, un peu de terrain, ah, etc. Pouvoir poser. Voilà. Voilà. Mais après, mmh. c'est vrai que c'est quand même assez économique. Dans un instant, nous aurons Edith Christian qui a installé une clim dans sa maison à Nice. Elle se pose la question de savoir si elle doit la couper la nuit, malgré tout, pour avoir une certaine fraîcheur Pas tout au long question. de la À quel David Bonnet? Notre spécialiste répondre. va pouvoir répondre. Le 32-16, maison On parle de rafraîchissement de la maison et de clim ce matin. Tout de suite. Le week-end des experts sur RMC. Votre maison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 Géant, géant, solde les soldes et faites les vacances avec jusqu'à 30% de remise supplémentaire sur une sélection de barbecue. Par exemple, le barbecue gaz Australia, soldé à 119 euros au lieu de 245 euros. Les prix bas, c'est géant. Solde selon date légale et dans la limite des stocks, hors Corse. L'offre unique d'Optical Center, vous n'avez pas fini d'en parler.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 L'énergie est notre avenir, économisons-la. Jambon de parme très raffiné. Cherche la crème des Gorgonzola pour un duo à l'italienne. Justement chez Grand Frais, le Gorgonzola Prélibato AOP est à 8,90€ le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frère. Jusqu'au 9 juillet, origine Italie, 26% de matière grasse sur produit finis. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. RFC jusqu'à 10h, votre maison. Christian Pesset, François Sorel. Voilà, La Maison, dans ce week-end des experts avec Christian à mes côtés. Et on enchaîne tout de suite avec Edith qui nous attend au 3216. Bonjour Edith. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Edith. Ben, Merci de m'appeler. Euh, voilà, donc euh, j'ai un problème de ventilateur, euh, de de ventilateur attendez. Alors, donc j'ai d'abord... Demandé... De clim <rire> Vous avez un problème de clim Problème, c'est un grand mot. Non, non, en fait, je suis pas à Nice. J'ai dit ça pour simplifier. En fait, je suis à Valbonne-Sophia-Antipolis, donc à 200 mètres de ouais, C'est pas loin, c'est pas loin. Il fait une différence. Et parce que euh, entre le jour et la nuit, il y a tout de même euh, au moins 10 degrés de différence. Et alors, ma question, comme vous disiez, comme j'avais dit, c'est euh, la nuit. Alors, avec mon mari, on se dispute un peu. Moi, je dis qu'il faut pas trop baisser parce que, voilà. Alors, le, disons qu'il fait chaud jusqu'à, en gros, euh, disons, 11h du soir. À partir de 11h, ça y est, ça descend. Et jusqu'à 10h, heures, 11h heures du matin, il fait très bon. Donc, il y a vraiment une période où on n'a plus besoin de la clim. Donc, votre Par question, c'est est-ce frère... que je peux la couper, c'est ça Voilà, alors est-ce qu'il vaut mieux la couper pendant ces heures, où j'ouvre d'ailleurs pour aérer et tout ça, et puis après ça, la remettre, ou alors laisser filer, et à ce moment-là, je referme tous les volets, les machins, et, à mille heures, et bah, la clim, bon, elle se met en marche. Ceci alors, dit, la clim, on la met à 24. Oui, David Bonnet, donc, quest ce que vous en pensez, il vaut mieux couper la clim euh, la nuit ou pas Euh, la, la localisation était à Nice, mer et Haute, j'aurais dit euh, pas, parce que la température la nuit elle reste élevée, on l'a vu ce matin, oui. il faisait déjà 25 degrés, euh, par contre euh, je ne doute pas un seul instant qu'à à Valbonne, avec un peu d'altitude, on ait une température euh, extérieure inférieure à la température ambiante et le critère de je coupe, je coupe pas, c'est celui-là. Si ma température extérieure est inférieure à la température ambiante, je peux me permettre de couper la climatisation, je ne vais pas avoir une, une élévation de température dans la maison. Si la température extérieure supérieur à la température de la maison, eh ben, il faut laisser tourner la clim. Et donc, l'ouverture, la stratégie d'Edith, d'ouvrir les, les fenêtres la nuit, c'est une bonne solution. Voilà, on, on fait de la ventilation traversante euh, en, en laissant l'air circuler euh, librement dans l'habitation. D'accord. en tout cas, Mais pas il pas les pour le rappel. Ouais. <rire> ah, oui, attention. Attention, c'est vrai. Euh, on va parler euh, avec Pierre Lacarrière euh, de, vent euh, de ventilation euh, de nouvelle génération. Il est patron du site ventilateur, avec un S-XAL, avec un H, oui. euh, point .fr. Bonjour Monsieur Lacarrière. Bonjour. Alors, dites-moi, c'est quoi ce ventilateur de plafond sans pâle et quel en est l'avantage Alors en fait euh, ce ventilateur c'est un ventilateur qui est basé sur le concept de la turbine sans pâle de Nikola Tesla, oui. euh, qui est un brevet déposé euh, au début du siècle euh, dernier. Il en a déposé et... beaucoup, hein. Oui, c'est vrai. Mais c'est lui qui, qui nous intéresse là, en fait, voilà. c'est un, un principe de turbine sans pâle, euh, qui qui brasse l'air euh, dans l'ensemble de la pièce. Oui, j'ai regardé a... ce, sont, ce sont des disques qui tournent et qui créent un effet vortex, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire qu'on va avoir un, un effet de ventilation euh, dans l'ensemble de la pièce et non pas directement juste en dessous du ventilateur de plafond comme on a généralement. D'accord, alors c'est une bonne complémentarité à la clim finalement oui, ouais, oui, ça est... peut. Est-ce que ça, ça a un effet, parce que moi j'ai toujours l'impression que les ventilateurs, ça brasse de l'air chaud et ça vous renvoie de l'air chaud, est-ce que là ça a un effet aussi de, euh, je dirais, de, de rafraîchissement Alors, il y, y a un effet rafraîchissant par le fait qu'il y aura un brassage complet de l'air de la pièce. Euh, on a des vidéos sur le site qui montrent euh, le côté euh, euh, ventilation et brassage oui. euh, qui, qui vont montrer que finalement on va, on va capturer euh, l'air qui est dans la pièce et le rebrasser sur l'ensemble de la pièce qui va amener une, euh, <rire> une équilibration de la température sur l'ensemble de la pièce. D'accord, mais euh, alors c'est pas trop gros votre bazar au plafond là Alors, c'est pas trop gros. On se retrouve avec un produit qui a une taille traditionnelle de ventilateur, c'est-à-dire qu'on est sur une, une largeur de 80 cm. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une épaisseur assez réduite par rapport à un ventilateur de plafond normal, puisqu'on est sur seulement 18 cm de hauteur. Donc, on peut s'adapter à des plafonds assez bas. Ah oui, d'accord. Combien vous dites d'épaisseur de, de, 18. 18, oui, pas c'est pas grand-chose, effectivement. Non, pas élevé. Il n'y a pas besoin d'avoir la tige et le ventilo qui tourne. Exactement. C'est-à-dire que là, quand on parle de 18 cm, on parle de l'ensemble. Le moteur qui, en fait, est intégré dans le ventilateur. Et c'est vraiment 18 cm par rapport à la hauteur de plafond. Mais j'ai vu que pour l'instant, c'est assez cher. Ah oui, malheureusement, c'est un produit nouveau, donc peu répandu. Donc, on est relativement cher. On est à de 750 euros. Ah oui, donc c'est quand même... Pose comprise ou pas Non, pas pose compliquée. Oui, mais la pose, c'est trois fois rien, ça. La pose n'est pas, pas compliquée du tout. Ah, c'est euh, quatre vis et puis oui, un quatre raccordement vis, euh, à, euh, à des connecteurs. Euh, merci, euh, merci Pierre Carrière. Je rappelle, vous êtes euh, patron du... du euh, c'est quoi votre site, déjà C'est Ventilateur, ventilateur okay. avec un S. Excel, e -X -E. Oui, je pense que ça va intéresser euh, pas, mal, pas mal de monde. Merci, euh, Pierre Nasser. Bonne journée, au revoir. Euh, David Bonnet, moi j'aimerais qu'on revienne quand même sur les, les principes fondamentaux de, de la clim. Il euh, y, y a plusieurs systèmes. Il y a du multi-split, il y a des, euh, du gainable. Euh, dans un appartement, c'est le multi-split qui est quand même le, ou monosplit s'il n'y a qu'une pièce. C'est quoi un? Euh, pouvez nous rappeler ce que c'est qu'un multi-split Alors, il y, y, y, y a déjà deux, deux grands systèmes. Y a les systèmes à détente directe auxquels appartiennent les appareils split et multi-split, oui. c'est-à-dire une unité extérieure et une ou plusieurs unités intérieures avec, entre les unités et le groupe extérieur, une liaison frigorifique. Euh, il est certain aujourd'hui le plus répandu est, est le monosplit, s'il y a effectivement oui. une seule pièce à, à traiter. Enfin, ça envoie un courant d'air et ça fait quand même du bruit, votre truc-là, Au, au, aujourd'hui quand on voit les évolutions technologiques ouais. non seulement sur les performances des, des produits euh, mais sur les niveaux euh, sonores c'est assez remarquable c'est vrai ouais. que une des critiques euh, historiques de la climatisation c'est que c'était bruyant mais quand on euh, a une maison La nuit je ouais. coupe parce que je je peux pas dormir non c'est plus le cas du tout aujourd'hui ouais. on a ça paraît très silencieux c'est quand même du gainable si on a une maison euh, Alors, assez conséquente c'est une question après effectivement d'intégration si on a euh, le réflexe de faire prévoir l'installation avant oui. euh, effectivement enfin, la construction. Un gainable quoi. qui va permettre de, de, de diffuser dans chaque pièce avec simplement dans chaque pièce une petite grille euh, très discrète. Euh, c'est plus sympathique que d'avoir dans chaque pièce un appareil apparent. Et si on n'a pas tout ça, euh, le monobloc, c'est quoi C'est un petit peu comme euh, comme un appareil euh, sur pied, je veux dire, un mètre carré au sol et puis euh, mais ils font un raccordement extérieur quand Alors, même. Dans tous les cas, le, le premier des monoblocs, c'est un appareil qu'on appelait Windows, c'est un appareil hum. qui était en traversée de mur. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est, est, fini. est un produit de musée Ah oui. euh, enfin, je parle pour le, le territoire national. Oui. Dans, dans certains pays, c'est encore, euh, je dirais, dirais une euh, Mais euh, aujourd'hui, les climatiseurs d'immobiles, les climatiseurs monobloc nécessitent dans tous les cas de figure un raccordement sur l'extérieur. Donc c'est soit une gaine souple, et puis ah il faut oui. falloir laisser entrebâiller une fenêtre. Avec euh, des, si, des, des, des calfeutrages possibles, euh, c'est voilà, ou, ou alors, effectivement, des systèmes qui euh, nécessitent de faire un, un percement, je dirais, double percement dans le mur, ah oui. avec des oculus, euh, que l'on va mettre l'hiver et qu'on enlever l'été pour accorder les gaines d'aspiration et de refoulement. Dans tous les cas, il faut échanger avec l'extérieur. D'accord. David, euh, on n'a pas parlé de prix. Oui. Ça coûte combien une clim dans un appartement, par exemple allez, Une, une multi-split dans un, un appartement de 100 mètres, tout carré. bon prix, mètres carrés Tout compris, il y a une installation une maison. Multi-split, ça, ça va être à nouveau, c'est 2, 3, 4 unités oui. euh, des distances. Non, non. un, un, un, un, un monosplit mono aujourd'hui, mono aujourd posé, oui. c'est un produit qu'on trouve à moins de 1000 euros. Moins de 1000 euros posé à 1000 euros posé. C'est ouais. vrai Oui. D'accord. Bon. Donc Mais les prix baissent alors parce qu'on a l'impression que c'était plus cher euh, il y a encore quelques temps, non Ah oui, ça. Est, mais je, je pense. Euh, alors... Je pourrais en parler sur le produit pour pas chaleur qui a connu une époque où effectivement un des reproches majeurs pouvait être le, le prix. Aujourd'hui, le, le, le produit climatisation est un produit qui au plan mondial se, se fabrique et se vend par dizaines de millions d'unités. Voilà, de, ça se démocratise en fait. Ça se, se démocratise euh, euh, bien. Ce c'est pas utile non plus de se précipiter sur le produit le moins cher à 1000 euros. Ils vont oui. peut-être mettre 500 euros de plus et avoir un produit plus performant et sur le plan de sa consommation électrique et sur le plan de son niveau de puissance acoustique. Très bien, oui, parce que c'est ça qui va faire la différence entre une voilà. clim pas chère et, et... les décibels, et c les décibels. Euh, le silence est d'or, donc les décibels, ça coûte. Surtout pour les voisins, parce que c'est ouais. eux qui vont trinquer, parce qu'en général, le, la, le, plus le, le êtes, système est à l'extérieur. Et plus vous êtes dans un environnement euh, silencieux, plus vous allez gêner les voisins. Voilà. Hein voilà. Bon, ce qu'il y a de bien dans le sud, c'est que le bruit de la clim est masqué par celui des cigales. Okay, donc, y mais la, de nuit, la nuit, vous y savez, les cigales. Il y, a il y a les grillons. les grillons. <rire> Merci beaucoup, en tout cas. Merci, David Merci. Bonnet donc, euh, président euh, d'honneur de la FAC, l'association française de pompe à chaleur. Bon, le président d'honneur ouais. là il vient d'arriver. Il est, il, pas il, pas est frais, il est magnifique. Il, il, il est pas frais, oh, ça va, il est bien. Il est bien. Il est bien. Bonjour, messieurs. Bonjour. Il y a de la côte de derrière comment ça va Comment ça, ça va, va Serge Ça, sert ça va très très bien. Moi t'avais pas vu depuis un moment là. c'est vrai. C'est ouais, en euh, vacances. Oui. Ah bah oui, ça fait deux ans. Que je... <rire> peu près. <rire> pour lui t'es tellement transparent qu'il croit que c'était pas oui, C'est ce ça qui est es pas C'est pas grave ça. fait et flipper on continue quand on a tout pété moi dentifrice pérave là et tu verras que ça va pas s'arranger. Bon On se retrouve dans un instant pour le du sport bien évidemment. Oui, j'ai du sport jaune et bleu. Bon évidemment jaune comme le maillot jaune, demain, du football, du cyclisme Demain c'est là... la fête hein Ah c'est la fête, c'est ah, la, la fête En tout, tout, tout cas, on s'y prépare oui. Et puis on va avoir la conférence de presse en direct dans l'émission de Didier Deschamps Je crois que tu vas parler de toi Ah, ça, ça me fait plaisir, parce que là franchement euh, <rire> j'attendais ça Dans Et un instant les GG tu de de sur <rire> Je sais pas trop Je vais entretenir la pelouse Et puis, bien sûr, on se retrouve demain dès 6h sur AMC Portez-vous bien, bon week-end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 refuse de faire cette radio. Vous voyez ce que vous me faites dire Forcé Max avec Clim. Jante alluble Bluetooth régulateur de vitesse pour 199 euros par mois pour un Forcé Max. Je suis peut-être un comédien, mais je ne peux pas dire n'importe quoi non plus.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 De supporters. Feu vert, expert. Et en plus, moins cher. Offre valable jusqu'au 30 juillet. Voir conditions sur feuvert.fr. 9h57, dans quelques instants les informations et puis le début des grandes gueules du sport pour 3 heures il est temps de faire un petit détour avant cela avec la météo des plages, bonjour Jean-Baptiste Bergès. Bonjour, bonjour à tous et par cette journée estivale vous serez nombreux sur les plages françaises, veillez à bien vous protéger surtout en Méditerranée hein, car lundi suivi pour ce samedi est de 8 et en cette saison il suffit de 20 minutes pour attraper un coup de soleil donc vigilance. En Méditerranée où la mer est calme, température de l'eau à 25 degrés, exemple à Santa Giulia en Corse ou sur la plage de la Corniche, de la Corniche à 7, là-bas vous voyez 30 degrés sur la serviette. Direction maintenant les plages du littoral atlantique du sud au nord. À mi-mise en plage, une mer belle à 21 degrés. Température extérieure à 26 degrés cet après-midi. Indice UV 8. À Lacanau océan en Gironde, une eau à 21 degrés vous attend. 28 degrés sous le parasol. Indice UV à 7. Et plus on monte vers le nord, plus l'eau se rafraîchit, mais le soleil est toujours là. Une mer à 16 degrés pour la grande plage de Port Louis près de Lorient dans le Morbihan. 22 degrés sur la serviette. Indice UV 7. Et puis une mer calme pour les plages du Cotentin. Près de l'île de Tatiou par exemple, température de l'eau 15 degrés et 21 degrés ressentis en extérieur. Très belle journée à vous tous sur la plage. Pour aller à la plage, il ne des pas prendre la route. Et il est temps de faire un point sur le trafic routier avec Valentin Maillot qui est à peu près à 30 degrés sur la serviette aussi, oh Valentin. Bon, voilà. oui, mais en tout cas, vous êtes très très nombreux sur les routes. Et il va faire chaud aussi sur les routes. N'oubliez pas de vous hydrater et de faire des pauses toutes les deux heures. D'ailleurs, c'est difficile de circuler hein, sur la 6, notamment en cause de cet accident signalé par la communauté coyote à hauteur de Beaune. Vous perdez presque une heure pour rejoindre Lyon. En valais du rhône justement, sur la 7, entre Lyon et Orange, très euh, très nombreux ralentissements. Vous arrivez jusqu'à Valence avec beaucoup de difficultés, Compte un trajet rallongé de presque deux heures. Sur la 75, Prudence avec cet accident juste après Clermont-Ferrand. Vous ralentissez en direction de Montpellier. Et puis des coups de frein nombreux aussi sur la 9 entre Nîmes et Narbonne. Et puis à l'ouest, comptez pas mal de ralentissements sur la 10, d'abord pour arriver jusqu'au péage de Saint-Arnoux. Et puis sur la 10, toujours gros coups de frein en arrivant sur Tour. Vous patientez pas mal pour traverser ce secteur. Et puis la circulation reste très dense jusqu'à Bordeaux. Euh, ensuite, bon courage et bonne route sur RMC. Aujourd'hui, tout le sport est sur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 Vous écoutez RMC, 10 heures, le journal présenté par Claire Checaiguini Bonjour Claire Bonjour, ultime préparation pour les Bleus à J-1 du grand rendez-vous de la finale au Stade de France, séance vidéo tout d'abord et pour voir les faiblesses et les atouts des Portugais, mais pas seulement Pierre Ecten, vous vous trouvez à Clairefontaine où sont revenus